et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sacha.lefevre.daportfolio.com. et saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs d'aki, bienvenue. L'émission en jeu débute avec vos animateurs, J.B. Gagné et Jerry Godbout. Tout le monde, bienvenue dans hors jeu. Ah, quel bonheur d'être de retour. Ça ça veut dire que ouais, la saison hmm, ouais, ça sent la saison. Le hockey s'en vient, le Canadien est bientôt de retour avec les matchs euh, officiels de la saison. Actuellement, on est dans les matchs préparatoires 23 septembre au moment d'enregistrer. Je vais gagner votre animateur et avec moi, il est il est euh, le prince du euh, de la triple feinte. Jerry Goodbook. C'est Jerry Conway Godboo. Ouais, Conway Godboo. C'est quand même bon parce que tu fait un lien avec les Mighty Ducks et on connaît mon amour pour le jersey des Mighty Ducks. Clairement. C'est ça commence même une saison ça. Ouais, ouais, ouais. Tu es le seul qui a déjà remarqué que le film s'appelait Mighty Ducks, puis leur premier jersey dans le premier film, c'est clairement pas un canard. Ben Ouais. C'est un, un canard. Cartoon, habillé en joueur de hockey. Ben Non, non, non, non, moi je te parle dans le film, tu sais, le, le, le premier jersey qu'ils mettent, là, que c'est comme un... Euh, tu sais, les, les, les oiseaux, là, avec les longues pattes, là, qui, qui, qui, qui sont boutes dans l'eau, là, on dirait quasiment des, des flamants roses. Non, je pense, tu te trompes, mais c'est pas grave. Le chandelier vert et jaune. Ah, t'as peur, coup de fou. Là, là, <rire> on, met on met le podcast sur pause. Ça compte pas tout ce qu'on fait là. Moi, je t'endrais de te chercher le vieux Jersey. Faut que je t'envoie ça. Parce que moi, le, le, le, si on parle du chandail de, de, euh, du film, là. Ouais ouais ouais. Ok, je l'ai. Je t'envoie ça. Red pipe in your face. C'est le, le, le genre de vert, jaune, noir et mauve avec un, un genre de canard bizarre. Ouais, c'est pas un canard, ça. Bah, c'est un oiseau, là. <rire> ouais, mais c'est ça. C'est pas un canard. Euh, ouais, OK. Ça, euh, je pourrais pas dire la véracité du, euh, du, du personnage. Et clique là-dessus, Petit Niv, via Skype. Clique là-dessus, mon gars. C'est pas un canard. Je suis que oui, mais... C'est sûrement le même que j'ai. Ah oui, c'est un canard, aussi. Ben non, man, ça a l'air de, de, de, de tout sauver un canard. <rire> ça, c'est ton amour du Jersey qui me dit ça. Je <rire> suis zéro teinté. Voyons donc. Ah, <rire> <rire> uh, mais bon. Fait c'est ça, on dédie ce podcast à euh, chialer contre le Jersey des Mighty Ducks. OK, c'est bon? Ouais. On fait ça? Ouais, ben tu vas chialer pour moi. <rire> <rire> Jerry, Jerry, Jerry, Jerry. Je suis vraiment content de recommencer ça avec toi. I'm really happy. Hein? Je, je suis vraiment de bonne humeur. Moi aussi. Ah, ça va être une bonne grosse saison. On va faire plein de shows parce que là, on va pouvoir enregistrer de soir. Fait qu'on va avoir plus d'opportunités. Fait qu'on va vous remplir ses oreilles. Euh, Jess Chaplot va venir faire son tour une fois de temps en temps. D'ailleurs, euh, il te salue. J'ai essayé de, de l'inviter, mais il fait un autre show. Fait que j'ai dit, tu diras au monde que t'es vraiment déçu de ne pas être avec nous autres. Fait que ça devait être super le fun pour l'ambiance. Fait que, on te salue. C'est JS. <rire> Salut JS. Donc, euh, qui viendra faire son tour sur le show le plus souvent possible. Jerry. Jerry. Avec quoi J tu veux qu'on commence à jaser? Ben écoute, la saison commence. La saison de nos glorieux commence. Donc, on va parler de ceci. <rire> oui, hein? Euh, si, si, si on s'entend, on va parler du Canadien en grande partie. Euh, puis un peu des Oilers comme à chaque que ça, ça changera pas. Comme, comme d'habitude. <rire> Mais euh, on est le 23, hier c'était le 22. Donc premier match en concours, on est comme entre le premier puis la série de trois matchs en trois soirs. C'est ça. Donc on a eu le premier match qui, euh, je vais vous le dire tout de suite, c'était assez. Euh, Maintenant qu'à 9h30 je commence à m'endormir, c'était c'était plat. Est-ce hey, que tu, avant que tu te dises quoi que ce soit, je peux, euh, après, après la game, je fais genre euh, mes petits commentaires d'après-game, tu sais, tout le monde veut savoir ce que, que j'en pense, not. Et euh, j'écris genre, euh, ouais, observation, euh, finalement, McAaron est peut-être plus proche de la ligne nationale qu'on pense. Euh, good game, le kid, les autres, euh, ben c'est très ordinaire. Fait que GS m'écrit, il dit, ouais, Galchenok, très ordinaire. Premier match en concours, zéro point, force toi le kid. <rire> oui, je l'ai vu, celle-là. C'était comme pas de slollèguement, c'est qu'un JS l'ironie, le sarcasme de la chose, c'était le meilleur commentaire ever. il ce maudit. se force maudit Et on je... le met au centre puis pas de points au premier match. Ah, c'est décevant. C'est décevant. <rire> Mais euh, justement, regarde, je, je, je, je vais comme dévier vers McCarron vu que t'en as comme parlé un peu. Ouais. Euh, ce qu'on a pu comprendre, c'est que toi, t'as trouvé que la game était quand même bien. Ben, ça game à lui. Les autres, j'ai pas, pas vu grand chose de super intéressant. Il y a Patrin qui a été excellent euh, dans toutes les situations. Faites aucune gaffe. Il a dominé ce match-là sur le plan défensif comme on s'attend qu'il fasse. Mais pour le reste, parce qu'il y a une coupe de bataille qui, qui, qui, qui se faisait hier. Là. Il y avait T-Widdy ben... avec, mes, avec euh, euh, Patrin. Patrin a gagné, là. Ouais, ben En fait, euh, je vais te donner mon opinion, euh, ben, on va faire un survol, là, mais mon opinion, c'est que l'équipe est faite depuis le début. Euh, ouais, y a pas... ouais. Selon moi, il n'y a aucune bataille pour des postes en ce moment. Honnêtement, il n'y a aucun. C ce qu'ils font là, là, ils font juste voir qu'ils sont rendus où. Vont... C'est une évaluation pour Hamilton, euh, ouais, ah, ça, ça va John. Être... Ouais, on John. va se rompre une coupe on... des fois. Ouais. <rire> mais veux tu te dire, moi, je pense qu'il y a des batailles, mais sont pas là où est-ce qu'on pense. Actuellement, pour moi là, la plus grosse bataille qui se passe au camp d'entraînement, c'est entre Patrin et euh, le chaton. Ouais Gilbert. Entre Gilbert et Patrin, parce que la job de sixième défenseur là, que euh, Gilbert le chaton remplit à 6 millions. Ben, ça pourrait être Patron, tu sais. Fait que si tu peux avoir Patron à la place, tu pourrais échanger le chaton s'il y a quelqu'un qui veut le ramasser. Ça, c'est sûr. Mais, euh, honnêtement, je, je crois que euh, la bataille n'existe plus existe plus ou moins pour la simple et unique raison que le salaire de Gilbert lui donne un... Parce que moi, je trouve ça pas à dire, mais le salaire de Gilbert lui donne un avance sur le fait que tu ne veux pas payer 2,8 millions sur une passerelle ou comme septième défenseur. Et sa dernière, euh, la dernière saison, en fin de saison et dans les séries, moyennement, là, mais son jeu était meilleur. Oui, t'es Me correct. Meilleur pour un 6e défenseur, on s'entend. Euh, mais, je te le dis, moi, les matchs, je ne vois aucune bataille dans l'équipe. Il n'y a pas de poste à combler. T'sais, M même du monde qui disent il euh, y a une bataille pour DSP voir s'il fait le club. Honnêtement, mmh. ils pas c'est ça, d'un il n'y aura pas de bataille, il n'y a personne qui va prendre sa place. À la limite, il y en a qui disent oui, mais ouais mais McCarron ouais mais McCaron je repasse un quatrième trio tout de suite. Eh non, puis c'est Aussi... un ailier droit puis McCaron est au centre, donc ça n'a aucun lien. Ouais, mais en fait, McCaron à la base, c'est un ailier droit qu'ils ont transformé en centre, mais tu ne crois dessus qu'il rentrera jamais dans le salon en tant que centre. N non, moi je pense qu'il va justement rentrer en tant que centre. Pas moi. Moi je pense pas. En tout cas, à Montréal, je pense pas qu'il va rentrer en ça. Sinon, à quoi en... bon ça. la transformation C'est parce que le c'est McAaron t'offre une panoplie de, de, de, de possibilités que les autres centres canadiens actuellement t'offrent pas. Avec son gabarit et avec ses aptitudes offensives qui sont loin d'être aussi limitées que ce qu'on pensait. On l'a vu hier là. C'était pas Mario le mieux J'ai vu du monde faire comme moi. il se prend Mario le mieux On était loin. OK, était très très loin. Mais on sentend dessus qu'il fallait quand même qu'elle saisisse la rondelle, il fallait quand même qu'il trouve le trou rapidement pour enfiler l'aiguille. Bon, c'est un minimum de talent offensif, puis je dis minimum, c'est plus que ce qu'on s'attendait de ce gars-là. De ce qu'on a vu, puis les matchs hors concours l'an passé avant qu'il se blesse. Il avait démontré ça aussi. Plus de talent que ce qu'on pense en attaque. Donc, il t'offre quand même des options que les autres t'offrent pas dans, dans l'équipe. Ce n'est pas, pas un Brian Flynn qui va aller te remplir le, le filet. c'est pas un, un euh, c'est pas un Torrey Mitchell au centre qui va aller le faire. Tu as D Arnais qui est petit. Tu as Eller qui est clairement... On... Moi, je pense que de le voir à l'aile, c'est beaucoup mieux. Ça fonctionne ouais, bien. Va, il va être beaucoup plus efficace à l'aile sur le Exactement. Moi. Moins de responsabilités. Puis après ça, tu gâches mais On s'entend que McAaron ne vise pas le premier centre. Moi, je mets deux, troisièmes. troisième. Mais avec un certain flair offensif comme on est en train de découvrir. Ben, écoute, troisième, c'est peut-être un peu loin dans la hiérarchie, finalement. C'est peut-être plus deux qui va viser. Et veux-tu, 16 NHL, préfères-tu avoir des Arnais ou McCarron à leur plein potentiel au centre? Non, ça, c'est sûr... Pas pour cette mais... année, là, mais éventuellement. Donc, on va lui donner toutes les chances du monde d'être au centre. Honnêtement, on a, quand on a fait un show pendant l'été, on parlait beaucoup de udon pis que toi, tu le voyais, euh, t'aimerais ça pour le kid... Ouais. Qu'il qui soit comme mis à l'avant et qu'il qui, qui ait sa place. Honnêtement, là, moi en ce moment, tu me donnes le choix entre dernier McCarron ou Udon, je prends Udon, même s'il est plus petit. C'est intéressant, ça. Vraiment, je prends vraiment plus Udon de un, il coûte moins cher. De deux, il y a, selon moi, de ce que j'ai vu, je sais que c'est des matchs intra-équipe. Il est plus il proche de... chez l'Hell que McCarron. Ça, on va se le dire. maintenant, pour cette année, c'est clair que Udon passe avant McCarron. Mais je veux. Moi, je te dis à plein potentiel. Oui, mais même à plein potentiel. Parce que honnêtement. Euh, j'ai ent... Je me souviens un peu, c'est sûrement. Euh... Je pense que j'ai entendu ça à la radio, là, mais. Hudon a euh, un flair offensif que McCarron n'a pas nécessairement. Ah non, ça c'est clair. C'est pas le. Là, on parle de vision de jeu, là, Parce que tu peux même dire, oh, mais il est scoré. Ouais, mais il était juste à la bonne place. Non, non, non, non. C est, c est, Ouais, ça, on s'entend, là, c'est pas la même.. Euh... Udon est le genre à se créer des opportunités, tandis que lui, l'opportunité, il est arrivé sur le bâton puis il l'a saisi. C'est en plein ça. Ça, Udon... ça là-dessus, je suis d'accord. Mais tu sais, dans ma tête à moi, McAran était normalement un troisième qui l'a peut aspirer peut-être à devenir un deuxième. Tandis Seulement que, à cause de son physique. Oui, tandis que Udon, pour moi, actuellement on le voit comme un deuxième, mais à cause de ses habiletés défensives, va à la manière d'un placadec pour moi devoir remplir les fonctions d'un troisième centre. Un... Oui, oh, oui, non, oui, totalement. Je suis d'accord avec ça. Là. Honnêtement, je suis vraiment d'accord parce que justement, son f... sa vision de jeu, dans le fond, le... Le, le, comme, comme tu dis là, tu le classes parmi les joueurs comme un plecanek, un bergeron, si on veut. Oui. Euh... Puis je suis totalement d'accord avec ça. Mais en même temps, tu sais, comme là, là, tout de suite, là, si tu me donnes le choix entre les trois, même si je sais que Dernier va faire le club, je prendrai Udon. Mais euh, Michel Dien un... a annoncé aujourd'hui qu'elle allait jouer à l'aile le dernier cette année. Ah, pour vrai? Oui, tu n'as pas vu ça passer? Non, euh, ah, donc, ouais, ouais, pas Oui, oui, c'est annoncé. Dernier n'aura pas le choix de se faire à l'idée. Même, si même Elmer, euh... qui transforme deux centres à, à l'aile. Il a pas le choix. Il y a, con, a congestion. Puis euh, En termes d'efficacité, euh, c'est pas Dernais qui peut t'offrir le, le, le meilleur rapport qualité-prix. Ah Non, vraiment Mais De toute façon, Dernier est quand même bien... Je dire, comme William l'a déjà bien dit à notre show, Dernier, c'est un non-facteur. là pis il va l'être encore dans, à l'aile, pis de toute façon ça va être sûrement sur un troisième trio fait que d'un sens ça me lève pas le poil c'est les bras <rire> je, je, je, je m'en fous un peu mais ah, ça, ça, ça c'est intéressant ça veut dire ça veut-tu dire que Hudon va venir à Montréal je sais pas Je ne sais pas, mais euh, au moment que les gens vont pouvoir entendre ce podcast, il va être trop tard, mais ce soir, Michel Terrier est de chambre. Donc, il y aura peut-être plus de réponses. Moi, je te dis qu'il a mentionné ça, mais tu sais, euh, des fois, l'information, les journalistes colorent ce qu'ils entendent, puis euh, euh, voient des messages où est-ce qu'il n'y en a pas réellement. Tu sais est, comment est-ce que c'est, ça la langue de bois dans, oh dans ouais. ligne nationale puis t'essayes de tricoter un pour te faire une histoire. Si c'est le cas, oui, ça l'ouvre des opportunités au centre. Mais il y a quand même congestion congestion. Oui, c'est sûr. Surtout si on voit mes car. Moi, mais Karen, je l'ai trouvé correct, mais pas plus qu'il faut. Honnêtement. Ah non, c'est pas une année dans la Ligue américaine, ça, là, dessus on est complètement d'accord. Moi, je te, je te dis que euh, il a offert, en fait, actuellement, il offre des possibilités à long terme qu'aucun joueur de centre de l'organisation offre. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc éventuellement, moi je considère que on le mettra pas à l'aile pour le faire commencer sa carrière en ligue nationale. Il va rester au centre. Oui. Ouais. Vu de demain. Je voulais euh, On va changer de joueur, Oui, Ouais, ouais, ouais. Euh, Petry. Hier, on l'a vu dans le fond, euh, je sais que c'est une game pré-saison fait que c'est pas autant ça n'a pas autant de valeur. Mais il euh, y avait déjà un A. Comme je te dis, c'est pré-saison, fait que, pas autant d'erreurs, mais pareil. Euh, le, le gars hier est quand même très bien joué. Je sais qu'il y a eu une passe sur le seul but dans le fond. Oui. bah c'était c'était tout comme un tir raté ou. Ouais, un, mais je pense c'était un, ouais. un tir retour. c'était un tir retour. Ça a dévié sur quelqu'un puis ça s'est rendu. En tout cas, c'était clairement pas voulu que ça soit une passe à la base. C'est sûr, mais quand même, tu sais, je il a fait le premier jeu qui a donné un but, tu sais. Oui. Euh, pis moi ça ça m'apporte à je sais qu'il en parle pas mal à la RDS là, euh, en ce moment là c'est le, le, le jeu de puissance parce que Jean-Jacques Denio dans le fond lui puis euh, l'autre Dan Lacroix ont fait un switch. Je te faire juste une petite, une petite parenthèse ça ça veut dire que depuis deux ans ça marche pas puis Jean-Jacques est en arrière puis il dit "Ah hey, moi je ferais ça moi je ferais ça pis tout le monde fait comme "Hayel Jean-Jacques Hayel <rire> c'est pas ta job." <rire> pis là L'autre coup on fait comme "Bon bon on ouais, va essayer Jean-Jacques d'abord." <rire> Mais non, Mais Il est dans l'équipe déjà, ses idées, il devait être pris en compte s'il était si bon que ça. Ah, J'avoue, hein? cest -ce moi qui fais comme... Euh, ouais, on devait l'écouter avant, là. Puis <rire> ça marcherait pas plus, là. Ah, je vois vraiment l'image de... Il y a un cocu au banc, pis là, j'ai est en arrière, pis ils sont dit, « hey, hey, j'ai une idée, hey, hey. J'écoute, « Hé, tch! » Va-t'en! Ah, merci. <rire> ouais. Tu sais les meetings ça. des entraîneurs là, là, ils font comme tu sais chacun a comme son poste plus précis. C'est clair qu'ils se parlent entre eux autres là, puis en deux ans de powerplay, play qui marche pas, ils ont dû essayer de faire un petit brainstorm, je pense. J'imagine, mais je pense que euh, Petri va aider pas mal sur euh, le powerplay. play. Ça a aussi d'autres de... options en dehors de Subban pour faire la shot. T'sais. Ben moi, moi joué, qui... euh, power play, je pense le powerplay, je le vois comment, c'est Markov, Subban, Beaulieu, Petri. Ouais, oh, oh, Ouais, oui, oui, oui. Ça va être je suis ça. Plein, pleinement d'accord. Ce qui est un peu notre top 4 Ça ressemble rien à ça. Puis euh, ouais, parce que Emeline, euh, Alors, on va ouais. revenir. À, à moins que Tick soit soit sur le banc de pénalité, ce qui arrive des fois, là t'auras pas trop choix. Puis encore là, je euh, veux tu plus un Petru euh, pas un patu, mais patuine, ou je veux un Emeline sur si le powerplay Ben moi, je mettrais plus un patuine dans l'équipe, point J'enlèverais Emlin. Mais euh, ouais. c'est mon point de vue. Euh, mais en tout cas, moi, je trouve que Petri, parce que là, la défensive, comme tu dis, il y a une, une bataille qui, selon moi, est inexistante quand même. Mais pareil, la bataille, c'est pour le 7 septième défenseur. Oh, je vais te l'accorder qu'il y a une bataille pour le septième. Mais le top 6, il est fait. Ça va être Markov Souban. Pas de surprise. Petri, Emlin, ce que j'aime un peu moins comme idée, avec sûrement Gilbert et Beaulieu. Emlyn. Euh, ouais. J'en parle tu-là ou j'en parle tantôt? mais Non, mais on est des défenseurs. là. On... Ouais. Passons de l'arrière vers l'avant, tu t'inquiète ça. Ouais. <rire> <rire> si on vient juste de parler de McAaron. Ça ça marche pas en tout, mon affaire. Mais bon, pour Par le... J'ai besoin de la côte, la patente, là, vas-y. Emlyn, <rire> euh, c'est pas compliqué. Moi, euh, tu me fous ça dehors. Ouais, mais il a fait de boom hier encore. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Attends, <rire> à, à part un bon boom... Il n'a rien fait. Ah, ça, tout ça le temps fait en arrière la jeu. La game est plate, plate, plate sur Facebook. Il y a un boom, une mise en échec. Là, on va, va s'entendre. Il a pincé quelqu'un une fois. D'ailleurs, il en a raté une solide après. Là. Il s'est sorti de jeu carrément. Ça a amené un but, si je me trompe pas. Là. Mais ses réseaux sociaux, le Canadien, tout de suite, ça a pris 4 secondes. Et ben, boom, again! <rire> oui, OK, c'est correct, là, mais il n'a rien fait d'autre. Ah non, c'est, il est endormant. Il est... Euh... Il est tout le temps en arrière du jeu, comme tu viens de dire, il se sort du jeu lui-même. C'est contre des kids, là. Il y avait là la... trois quarts de l'équipe adverse qui n'était pas de Calibre-Neachen. Attends, attends, c'est quoi? C'était l'équipe C de Toronto, qui, déjà à la base, l'équipe A est pas effrayante. Fait que, tu sais. <rire> euh, moi, j'ai. En fait, c'est pour ça la game au total, là, je trouve que c'était pas autant fort. Il y a des jeunes comme André Ghetto, là. J'ai été déçu de lui. Ben, j'ai été déçu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais tu sais, « Takplekanec » puis Gallagher », eux autres, c'est des vétérans. C'est des joueurs qui sont assurés d'être dans l'équipe. Fait que ça joue plus mollo. Fait que ça a peut-être joué en défaveur d'André Moi, je m'excuse, mais André Guetteau, là, je me serais... Euh, je sais pas, il me semble que je me serais battu plus que ça, là. Euh, moi, étant un kid comme eux autres, là, je serais tout, tout, mais juste tout pour les mettre dedans, là. Oui, oh, c'est de ne pas avoir de résultat à la limite. Tu te dis ben écoute, c'est un match ça arrive des fois c'est mais j'ai pas senti qu'il y avait un de ces joueurs là, là qui essayait vraiment de se dépasser. J'ai vu Gallagher faire des, des, des montées puis tout le temps back checker puis euh, revenir sur ses pas puis donner le deuxième effort. Hey, pré-saison gros. Pré-saison, toi tu es un vétéran, tu n'as pas besoin de pas à la première game de te démener de même là. Mais il fait quand même, c'est intrinsèque. Ben, Gallagher, lui, il est de même. C'est ça, c'est dans, dans sa nature. Mais en même temps... André Gato, des fois, il se laissait traîner. T'sais. Ah, ouais. la rondelle était un petit peu trop loin. Ben, écoute, donne pas le deuxième effort. tu sais Même Gallagher, j'ai trouvé qu'il se laissait traîner plus que les périodes avancées. Je pense qu'au début, il était trop intense puis je suis pas mal sûr que les coachs ont fait un ouais, relax. Oh, ouais, ouais, c'est ça. Relax. Slack, slack, là, euh, ouais. Faudrait pas que tu te blesses en pré-saison, tu sais. <rire> euh, Mais non, en fait, c'est ça, toute l'équipe, c'était euh, amorphe. On dirait que ça ne voulait pas, tu sais, les jeunes, c'est le meilleur moment. Il y a un flash que j'ai bien aimé, même si c'est pas autant concluant, mais euh. Devante Smith Pellet, qui euh, moi je trouvais qu'il bougeait beaucoup mieux sa glace. Ben, il a perdu du poids, ça, ça l'aide énormément. Il a perdu environ 12 livres, puis euh, On dirait qu'il a une meilleure attitude. Je pense qu'il n'a pas aimé la. La transaction lui à dernière minute de même puis il, il, il était à, à... Le gars il s'attendait à faire une longue course vers les séries. Puis tu sais le fait avec le Canadien aussi mais tu sais t'es t'es t'as passé toute la saison tu penses que tu fais partie de la solution puis à l'orée de, de, de, de, des playoffs on dit ouais tu euh, ben écoute on pense qu'il y a meilleur ailleurs. C'est c'est ah, c'est un peu ça. plate là surtout à ce timing là. Oui tu sais il retourne aussi d'une bonne formation aussi mais quand même te faire sortir dehors au moment critique. Ouais, c'est sûr mais Je pense que moi, j'ai beaucoup d'espoir euh, en Devante Smith-Pelly. Euh, je, je crois qu'il va avoir une bonne saison. Puis hier, il y a eu des, quelques belles mises en échec. Il était euh, un bon, bon forecheck. Il, il était dans le jeu, même s'il n'y a rien eu de concluant, je trouvais que c'était mieux. Euh, il y a beaucoup de monde qui parle de Cation qui euh, ah, va jouer sur le top 6, probablement... Euh, écoute, moi, avec la game d'hier, même si, comme je dis, c'est rien de concluant, là, euh, DSP est en avant de Cation, pour moi. Cachin, hier, je l'ai trouvé invisible. Il n'a pas fait grand-chose. Ouais, sauf que euh, Cachin a déjà marqué 15 à 20 buts d'une saison. Euh, ouais, mais... C'est là-dessus qu'on mise chez le Canadien, puis avec son gabarit, ce qui, euh, qui est à son avantage... C'est ça qui va faire que... Tu sais, tu dis qu'il n'y a pas de bataille, là. C'est souvent ça. C'est que l'historique d'un gars te laisse à croire qu'il vaut mieux lui qu'un autre, ça. Ah, ouais, mais... En tout cas, comme je dis, on va on va checker l'autre game. De euh, toute façon, ça peut changer au courant de la saison. Là. Mais moi, j'ai le feeling que smith Pelé va peut-être monter en hiérarchie, je l'espère. quand tu se plante, il se plante. Rendu lourd, c'est pas mon problème. Mais... Euh... J'ai quand même bon espoir qu'il va mieux jouer que l'année passée, mais Cation, j'espère qu'il va se replacer aussi. C'est pas mal ça. ouais parce qu'il faut... Parce que oui, c'est vrai, il était pas mal nonchalant. On a vu des petits flashs, des petites affaires. Mais c'est pas parfait encore. C'est loin d'être parfait, même. Encore là, c'est le premier game, il faut que tu retrouves le synchronisme et tout le blablabla pré-saison. D'autres gars? Ben... Je te laisse l'idée, parce que moi, je, je, ce côté joueur, je, comme on s'est dit à dehors des anges j'avais comme deux, là, que je venais ouais. vraiment jaser. Puis tu en avais une couche, je me Ok, le gars, il est motivé. Vas-y, vas-y, en fait, vas on, va, on va commenter. » je, je parle un peu de Plecanek, justement, il était assez relax, mais bon, c'est un vétéran pré-saison, on sait à quoi ça ressemble habituellement. Il euh, y a aussi euh, Zachary, ou comme je l'appelais, euh, comme j'aime bien l'appeler, euh, Zachary euh, Focal. Moi, je comprends pas, parce qu'il y a plein de médias qui euh, l'encensent. Il y a les coachs qui l'encensent. Honnêtement... Oh, mais les coachs ne peuvent pas... Fait, peu. Juste, oui, Il y a, a une c... petite game. Là. Tu peux pas te déprécier ton gars pour essayer de le changer. Ça, c'est sûr. sûr. Mais les médias l'encensent. Ouais. Il y en a certains qui ont dit qu'il s'est il s'est bien battu. Honnêtement, là, c'est peut-être juste moi. Là. Mais je l'ai trouvé moyen en maudit. Mais ça se peut que ça soit juste moi. Non, non, il a, pas, il a été très ordinaire. Le but en prolongation, euh, c'est une question de positionnement. Michel Terrier, par contre, a dit quelque chose qui euh, fait du sens pour moi, mais encore là, c'est tellement pas élogieux. Il a dit il a eu de l'air d'un gardien de but. En, en ce sens qu'il n'y avait pas de l'air d'une biche effrayée en avant des phares d'une Mercedes à minuit et quart sur une route de campagne, tu sais. <rire> Ah bah ouais. Alors ah mais c'est précis. <rire> ouais non effectivement. Une Toyota a moins peur, une Mercedes, tu te watch tu sais. Ouais. <rire> non mais tout ça pour dire que tu, il était là, il était, il avait l'air en confiance de ses moyens, tu sais, était bien positionné, il avait l'air d'un gardien de but. Tout ça, écoute, quand la pression est là. Jusqu'à maintenant, parce qu'il était au championnat du monde junior, quand la pression était là, il a quand même répondu. C'est ce qui donne espoir. Mais il faut qu'au ouais. jour le jour, les performances soient là. Et il en échappe tout le temps un, tout le temps deux. T'sais. Puis dans le junior l'année passée, ça n'a tellement pas été facile. Fait que le Canadien ne peut pas déprécier le gars, ne peut pas dire publiquement que le gars est ordinaire. Mais c'est clair que les médias, faut qu il faut qu'ils se réveillent là. Moi, j'étais un peu tanné de voir les, euh, les RDS de ce monde euh, ramasser un gars là, qui euh, a pas vu les joueurs jouer dans le junior puis te parlé autres, pis de autres puis de qu'est-ce qu'ils sont censés te donner ça à la puis c'est quoi leur capacité quand un Stéphane Leroux le qui fait la la LHGMQ de long en large. Je connais j'ai plusieurs amis dans le domaine qui suivent les gars de la de la Q de la Q puis que les autres leur expertise on, on on watch pas ça pas à tout Puis là, t'arrives avec des commentaires qui font aucun sens sur qui est le gars vra vraiment. C'est le, le cas pour Foucalé. Ouais, C'est quand même euh, euh, François Gagnon sur Twitter qui à un moment donné euh, nous parle de euh, Foucalé comme quoi qu il a bien gaulé. Je me suis retenu d'y répondre. Tu t'écoutes quel gang, toi! <rire> Parce que pour vrai, là, je, les, les deux buts se sont marqués de la même façon. C'est un, une passe transversale de gauche à droite. OK, je suis d'accord que le défenseur devrait arrêter la pâte. Mais tu parles de bon positionnement peut-être quand le était dans l'autre zone. <rire> parce que honnêtement. Quand il bouait son eau, il était carré, il, il est bien placé. Oui, oui, ouais, non, il tient bien son bâton. Mais non, en fait, j'ai eu de la misère. Je le regardais gauche. Je suis man, il va se repoter. Oh, il va se faire poter il y, y a eu une séquence qui a peut-être arrêté comme 3-4 rondelles il euh, y avait là un gars qui avait pas d'équilibre collé sur son poteau Tu sais il a juste été chanceux selon moi, encore je suis pas un goaler je suis pas un coach là. mais je l'ai trouvé chancelant le, le seul point positif que je peux lui donner c'est qu'il a de l'air quand même calme il dégage un air calme, même quand il euh, va parler aux médias, quand il va être sa glace. Mais j'ai le feeling qu'il manque quelque chose pour être dans la Ligue nationale. J'ai bien hâte de le voir. Euh, l'année la, prochaine, il rentre dans la Ligue américaine. Hein? Euh, théoriquement, cette année... Ce qui me semble c'est sa dernière année junior, l'année passée, d'où ouais, il s'est fait il échanger à, au rempart. Mais... Euh, J'ai hâte de le voir. Je pense que je vais regarder son, euh, son amélioration ou son évolution dans le domaine professionnel. Mais euh, honnêtement, je feel qu'il va passer dans un bundle pour aller chercher de quoi, lui, parce que... Il a 20 ans cette année. Donc, théoriquement, il est admissible pour aller dans la East Coast League, dans la ligue américaine. Ça, clairement, pour moi, ça serait une surprise. Ou revenir avec les remparts à 21 ans. Il ouais, faudrait que les remports n'aient vraiment pas de goalers, ouais puis Oui. En même temps, c'est pas c'est pas tout à fait en leur... Euh, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent décider. Là. Le ouais, club, il y un euh, maximum de 21... De, de, non, de non, non, 21. non. Ce que je veux dire, c'est que le club de la Ligue nationale, s'il les renvoie dans le junior, il le renvoie dans le junior. Après ça, l'équipe que ses droits est a pas avec, faut qu'elle les change ou qu'elle fasse jouer. T'sais. OK. Pas... Je crois. Écoute, euh, je, je, je vais mettre un bémol là-dessus, là. mais euh, c'est l'impression que j'ai. Bon, en tout cas, on, on verra. En mais ce que je que ça en ligne que la East Coast, J'imagine, parce que honnêtement moi... Euh... Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il ne fait pas l'igne nationale de cette année. Euh, non. Mais, euh, <rire> en tout cas... <rire> mais sinon, euh, c'est... Pour le moment, c'est... Euh... Comme son nom le dit bien, euh, c'est fuckable. Fait que... <rire> J'ai eu la misère avec euh, Foucalé, en fait. Le, le, le hype qui est en entoure de ce joueur-là juste parce que c'est un Québécois. Là. Ouais, ben c'est ça. Il y a le, le, le phénomène de... Euh, il y a une petite biche puis le troupeau veut le veut la protéger là Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai bien mis la misère. Mais on verra... J'ai comme une verbe animale, ce soir. Ouais, t'es... Euh... tas tu un téléphone TELUS? Euh, non, je sais. Non. <rire> ah, C'était juste pour les pubs, ça n'a pas rapport. Mais... <rire> euh, ouais. Fait que... Je voulais qu'en genre, j'aurais plus de Tino et moi. Tu veux qu'on jase de Timorley? Ah, on est rendu là, là. Ben, écoute, euh, vas-y. Commence, puis je te suis. Comment tu l'as trouvé hier? Parce que c'était le défenseur et le joueur le plus utilisé du Canadien de Montréal. Ça, qu'est-ce que ça nous indique? Ça veut dire que le Canadien veut le voir jouer. Le Canadien veut le voir dans toutes les situations. Le Canadien veut le voir avec la pression de mener l'équipe défensivement. On s'entend que ce ne sera pas son rôle, mais on veut le voir à toutes les sauces pour mieux pouvoir l'évaluer. Je pense que leur constat est pas mal déjà fait, là, mais particulièrement dans un match en concours avec des jeunes, la plupart de son âge, tu de pouvoir le classer. Et il était, et ça c'est le bout intéressant, il était sur la même paire que Patterson. Donc dans les mêmes situations de jeu, contre les mêmes adversaires, on voulait voir qui allait mieux faire. Et encore une fois, Tenordi, c'est pas dans la présence physique, c'est dès qu'il y a la rondelle, le gars... Euh, je, dis, je parlais d'une biche effrayée, là. c'est un peu ça. Il perd complètement son contrôle mental de la situation. C'est fou. Dès qu'il y a un peu de pression contre lui, le gars, il, il y a de l'air effrayé. Ben, tu as raison, ça n'a jamais changé. En fait, Je vais, je vais te lire ma note parce que j'avais pris une note sur Tinordi. Tinordi, son entrée dans la LNH va passer par un autre club. <rire> en, ça, ça, ça, en fait, ça répond pas mal à ta question. Mais je m'explique, ce gars-là, de un, sa mobilité est très moyenne. Et là, on s'entend. J'ai lu une coupe de, de rapports du monde qui font de l'évaluation de, de, de, de joueurs qui ne travaillent pas à Montréal. Là, On s'entend parce que sinon, c'est biaisé. Là. Le but, c'est d'avantager ton gars. Mm -hmm. Mais on dit que ça, euh, son déplacement, son coup de patin, son positionnement, son ballon, tout ce qui est patinage là, est légèrement au-dessus de la moyenne pour un gars de son gabarit. Par rapport ouais. au reste des joueurs de la Ligue nationale, ça peut être très très ordinaire. Mais par rapport à son gabarit, ben il y a de l'air correct. Ouais, mais est ça, ça, ok, peut-être pour son gabarit, mais j'ai le feeling que ce gars-là va se tanner dans la Ligue américaine. J'en parlais l'année passée. Oui. Je le disais, faut les changer. Je suis plus capable. Ça fait 4 ans. Ça fait quatre ans que c'est le même maudit joueur. On dirait qu'il a même pas évolué même qu'il y a des parties de son jeu qui régressent quand il revient à Montréal. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce joueur-là à Montréal. J'ai l'impression qu'on a attendu un an de trop. C'est l'an passé qu'il aurait fallu l'échanger. Totalement. Parce Totalement. que là, tout le monde sait que tu es, es accolé au pied du mur. Tu n'as pas le choix parce qu'il y, y a un contrat one way. Sinon, tu vas le perdre au balotage. Euh, on se le disait dans le show estival qui, qui va le ramasser en sachant que ben écoute, s'il y a trop de défenseurs à Montréal, ils vont pouvoir le ramasser à la moitié du salaire qui va le vouloir aller chercher dans un échange? T'es pogné, là. Ben, c'est un peu ça. Même si tu mets dans un paraculge, sa valeur est de zéro. T'es pogné avec. Peu importe ce que tu fais. Il n'y a pas le choix de décoller à Montréal. C'est ça, le problème. C'est que... ça. Tandis qu'un barberio, lui, peut descendre. Sauf que, Maintenant, Il peut-tu descendre? Ouais, ben, ça a l'air que... Moi, j'ai entendu ça à la TV hier, là. Okay. Ça a l'air qu'en début de saison, ils peuvent, ils peuvent le descendre sans qu'il passe par le balotage. Parce okay. que un two way, ça a l'air qu'au début de saison, t'as comme une petite période qui permet de le descendre sauf Tinyori, mais je sais pas pourquoi. Mais je pense à à RDS qui ont dit ça. Je ok. Les autres, ils ont un plus gros salaire que moi quand ils parlent de hockey. Ouais, mais encore <rire> deux. Non, mais pour vrai, c'est ce que j'ai con c'est ce que j'ai compris, mais encore là, euh, j'ai peut-être mal compris, mais. Parce peut... euh, moi, je, je, je me fie à General Fanager, euh, et ça semble être un contrat de type standard, donc euh, qui serait one way. Ah. Ouais mais, mais peut-être fait... peut qu'ils ont raison là M mettons un autre Axtérix là-dessus ouais lire euh, en bas <rire> allez mais... au page. <rire> <rire> en général Tino a honnêtement que je pense que mon commentaire résumait pas mal euh, ça se fera pas à Montréal d'un la pression est trop énorme ce gars-là a un choix de première ronde qui ne s'établira jamais à Montréal il Y a des joueurs comme Beaulieu qui l'ont dépassé l'an passé. Même Patrinen l'a dépassé. Euh, je serais même pas surpris qu'un autre jeune qui s'en vient le dépasse dans pas longtemps. Ça marche pas. Je dis, C'est pas compliqué, Ça marche pas. C'est fini. C'est fini pour Tinelli. C'est terminé. Mm. Euh, J'essaie de voir. Je, je cherche. Ah ben oui, un tout oui. Moi, j'avais compris qu'il y avait un tout. Ouais. Warren Eyes, euh, qui euh, dit qu'il y a un two-way avec un salaire garanti de 250 000 dans la Ligue américaine et 600 000 dans la Ligue nationale. Okay. Son ancien contrat était one-way, cette année, l'ont signé pour two à Montréal. Ok. Bon ben c est, c est, Ça règle le dossier. Two-way, fait que oui, tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine, euh, n'importe quand dans la saison. Il euh, n'y a pas de problème, tu le perdras pas. Puis je crois que personnellement, Barberio, euh, même s'il passait par le bataille, serait peut-être peut-être moins prendre par une équipe. <rire> ben à 60 que... de toute façon, c'est pas comme si tu ça avait un impact sur la masse salariale. Puis c'est pas comme si c'était vraiment un, euh, un, point, un point central de ta, de ta brigade défensive. C'est ça. Tandis qu'un Tinordi, je pense que notre équipe, quelquefois, mais à 6 pieds 7. Ben, 6, c est c est ça, c'est ça, c'est ça. C'est son 16 <rire> qui va attirer quelqu'un. C'est à Bergevin d'être assez wise puis assez fin finaux pour être capable de le passer dans une transaction. Ouais, tu nous dis, il faut caler les canettes, puis choix de première ronde, tu vas te chercher mon kin. Moi, je garde ça encore, non c'est pas. Ça, on revient sur l'année passée. n'est-ce pas <rire> Get over <rire> it. <rire> ouais, non, j'ai fini. Gunter un million, Ah, il va te signer un million à, à Pittsburgh, tu vois. <rire> ouais, euh, non à Boston. Comment tu gages Il a eu des blessures ouais. à défensive encore, sont, euh, sont là, bon, il, à il est en essai avec Pittsburgh, puis il ne peut pas signer à Boston dessus, je pense. Ouais, mais ils le prendront pas à Pittsburgh puis il va aller signer à Boston. Bon peut-être. On verra. En tout cas, on verra ouais. là. Je voulais qu'on hey, parle. Le Gunshaw un... est tellement pas ce moralard, là. Non. plus <rire> <En rire> ouais. si je m'en sac de Gunshaw. Hein? Hein? Ah oui? Demande-moi. Est-ce que tu t'en sacs de Gunshot? <rire> M'en sacs pas oui. C'est bon. T'arrêtes le dos aussi. Merci, bonsoir Gunshot. Bye. On parle d'un trio à Star. Yeah, j'avais ça aussi, moi. Le trio euh, Gatchenyuk, Eller et Semin, qui, euh, on va s'entendre, était assez dévastateur quand il y a les games entre les rouges et les blancs. <rire> ça, c'est les Mais... mêmes importantes. <rire> ouais, ben c'est en plein ça, parce que j'ai bien hâte de les voir, moi, contre des vraies équipes. J'ai hâte de voir si l'aplomb va être autant là. Parce qu'on s'entend là. On s'entend que quand tu joues rouge contre blanc, c'est assez rare que tu vois la mise en échec d'un bande avec les coudes, C'est les... plus facile rentrer dans la zone, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas mal hâte de voir contre des vraies équipes si ça va faire autant de flamèches Si ça n'en fait tant mieux. Il y en a fait par exemple que tu peux pas, euh, tu peux pas faire semblant. C'est la chimie, c'est d'être capable de trouver le gars où est-ce qu'il est sans nécessairement le voir. Puis même dans un match simulé, ça tu peux pas simuler ça. Non, ça, c'est sûr. Fait que là-dessus, j'ai déjà un petit peu plus confiance. De là à dire qu'ils vont produire offensivement, comme parce que Semin, là, euh, dans les matchs euh, intra équipe ça allait super bien. marquait, faisait des passes, il n'y avait pas de problème. Euh, probablement qu'il y a une question de motivation actuellement. Est-ce qu'il va se rasseoir sur ses lauriers éventuellement cette saison? C'est une possibilité. Là. Le gars a toujours fait ça dans sa carrière. Fait que euh, cette année, est-ce que ça va changer? Parce qu'il n'y a qu'un an de contrat. On se le souhaite, mais je ne serais pas surpris. Euh, mais de savoir s'il va être offensivement aussi productif qu'il l'a été dans les matchs intra-équipe ça c'est juste dans les vrais matchs de saison même pas pré-saison qu'on va pouvoir le, le savoir, mais c'est le fun d'avoir de l'espoir de même ouais, ben c'est ça qui alimente un peu parce qu'on s'entend que dans les dernières années, les signatures de vétérans venant de l'étranger par Marc Bergevin n'ont pas toujours été concluantes Non, effectivement. Je pense mais... à Parento, je pense à Brière. tu sais. Mais ça, c'est tous des joueurs qui étaient en fin de carrière. Louis, je sais que tu vas pouvoir me dire que Semin est proche de la fin de carrière. Oui, c'est ça. <rire> mais Semin, si tu regardes le talent brut, on a beaucoup plus qu'un Parento. Ouais, ou Oui, mais là, pas qu'un Brière. Ben non, Brière a eu des euh... stations. Où... Écoute, à, à son plein potentiel, oui, peut-être à l'âge qu'il y avait, quand il était arrivé avec le Canadien de Montréal, on sentait que le rouleau était pas mal terminé. Euh, Sémine, à 31 ans, encore de l'espace, encore de la marge de manœuvre pour euh, y aller de bonnes performances. Mais en termes de talent, on pique les deux en même temps. Briard, t'as pas piqué les verres, là? Ben, En fait, Briard, c'est qu'il y avait, selon moi, c'était beaucoup du travail. Là. Oui. C'est avait... un euh, Galagher avec euh, deux, trois étoiles de plus dans euh, ouais, la stade de, de, de, de, de talent offensif, là? Oui, c'est sûr. Mais Sémine, ce gars-là, c'est un... <coughs> C'est du pur talent. C'est ouais, ouais, ouais. pour ça, ça que, skill. justement, il y a l'attitude d'un gars qui se relâche un peu parce qu'il est capable de, de déjouer quelqu'un même quand il est juste à 70%. Ce gars-là, là, si tu y mets de la, la, la motivation à 100%, je suis pas mal sûr que ça devient un de tes meilleurs joueurs dans ton équipe. Mais là, présentement, s'il joue avec deux jeunes comme Galchenyuk et Eller puis on s'entend avec quand ils ont signé Semin Galchenia était heureux en tabarouette. « je veux jouer avec Semin ça n'a pas été long là. tu l'as entendu à TV fait direct en partant le gars était content je pense que Semin va... il est content de jouer avec des jeunes j'imagine que quand tu es un plus vieux tu joues avec des jeunes c'est plus facile les autres vont courir après à pas puis tu sais les affaires de même. tu sais ce gars-là est reconnu ça c'est un, un c'est un truc qui est plat mais ce gars-là est reconnu que quand c'est sa dernière année de contrat il joue 2-3 coches plus hautes que d'habitude. On se le souhaite à Montréal, ça c'est sûr. On se le souhaite. La seule affaire qui est plate, c'est que l'année prochaine, on va demander 5-6 millions, puis euh, c'est euh, okay. ça. Il ne signera pas à Montréal, je suppose qu'il va aller, mais pas mal sûr qu'un DG Cave euh, il va le signer. C'est que le père poté, genre Edmonton, bon. <rire> ouais, ça. il va se retourner à Edmonton. Ça, bah, ça, ça pourrait être bon pour les autres quand même. Hein. Ben, ça dépend. C'est le signe à 6 7, millions. Oui, c'est ça. <rire> c'est 6, 6 million. millions pour 6 ans. Ciao, bye les gros, tu a de perdre. Euh... Ouais. Ben, en tout cas, j'ai hâte de les voir, là, puis je sais pas, je, je pense que ça a pas été confirmé, là, pour les trios, mais je sais pas si c'est dans la prochaine game ou euh, la game de vendredi que je vais être au Sandel en passant. Ah, ouais? Ouais. Lucky guy? C'est quoi? Lucky guy. Ah, de oui. Que chanceux? Ouais, n'avais pas compris le lucky, j'ai hockey guy. <rire> non, c'est pas pas tout hein? Non, mais c'est pas. grave. Euh, ouais, j'ai hâte, j'espère qu'ils vont être là à ce game là. Ça serait le fun pour moi, tu sais. Au, ouais. au prix que j'ai payé le billet. Mais bon. <rire> Attends pas avoir un alignement complet hein, by the way. Ouais, non, ça je m'attends à ça, mais je suis dans la zone des jardins que j'en profite. Mais euh... <rire> Mais non, c'est... Euh, enfin, bref, c'est j'ai hâte de les voir pour vrai. en vrai game, vraie situation, vrai, un euh, vrai plaquage. Hey, de euh, juste de même, là, euh, oh, euh, pré-saison, les billets, c'est comme le prix de genre de te couper une jambe de la vendre au marché noir? Genre. Euh, non, bah c'est pas si pire. Euh, <rire> c'est sûr que c'est pas... C'est juste euh, un orteil. <rire> mais de un, c'est contre Chicago, fait que ça rentre dans un game premium. Parce que c'est Chicago. Oh shit, ok. Premium, mais pré-saison, là. Ouais. C'est des jardins, il fait que la bouffe est quand même gratuite. Ouais, à la, okay, base, là, mais... le, à la base, le billet vaut 170$. Oh shit. En saison régulière, c'est 250$. Ah. En... Je manque de Sénénible. Arrête, arrête. <rire> <rire> Moi, je l'ai juste payé 120. OK. Fait. Que... Mais là, ils euh, ont des jardins. Oui, t'as de la bouffe, mais t'es dans le pit, là. Ben, je suis comme en, en dessous des balcons, genre. En dessous des balcons. Ok, ouais. ouais, avant le dernier palier qui est vraiment dans le pire. J'ai jamais été aussi beau. Fait que c'est pour ça que j'ai payé pas. Ok. Puis, euh, ouais, attends. je ne sais pas où est-ce que j'étais en série d'un couple. Ouais, c'est ça, va chier. c'est des billets qui me sont offerts. Moi, je paye même pas. Fait que. Ouais, bah <rire> c'est ça. Ce moi, j'ai <rire> <j 'ai> payé. je <rire> ouais, suis vraiment content d'être rendu à Gatineau. Je me sauve une heure et demie de route pour aller au Canadien là. Ça va la à... ah, peine. c'est bien là. <rire> bah, tu te sauves une heure et demie de route pour venir chez nous aussi. Genre. Hmm. Alors, nice. faudrait que tu m'invites, sale jeune homme. Ça va se faire bientôt, je m'ajoute. Eh oui. Faire des games de Munchkin. En tout cas, on est hors-jeu. Demande-toi, là. <rire> quand est-ce que tu m'invites? Demande-toi, les. Je sais pas, oui, quand est-ce que tu vas m'inviter? <rire> pose la question. Ça va se faire bientôt? Je sais pas, c'est un tes Ah, <rire> hey, C'était notre premier hors-jeu de la saison. Ouais. C'est fait, c'est fait. Faut bien qu'on honore notre... Non, Oui, c'est ça. Il <rire> faut qu'on dérape euh, ouais. plus ou moins contrôlé. <rire> euh, mais en fait, je pense que.. présent, moi, je pense qu'on a fait le tour du Canadien. tu euh, tape, là. Moi, je veux Je veux choisir un petit peu de Glachonuk. Ah ben vas-y. Tu va le trouves, tu trouvé comment jusqu'à maintenant? Dans ses ben... fonctions de centre, en sachant qu'il va rester là, en principe, entre eux. Ben, à la base, moi, je suis content que c'est juste confirmé que c'est il va jouer au centre. Encore là, j'ai hâte de voir pour combien de matchs. Ça va te changer. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais si... Tu sais, Michel Therrien, tant qu'à moi, c'est juste brillant de sa part d'avoir fait « il va jouer au centre ». Le gars peut juste se concentrer sur être un centre. Il n'y a pas de « il ne faut pas que je joue comme euh, « il ouais, faut que ah, je peut vais peut-être dans la lettre ». Non, c'est « t'es centre, tu joues centre, pratique tes mises en jeu » pratique ici, t'es t'es, il deviens un fabricant de jeu, peu importe, puis en plus, il est capable de mettre là. Moi, je pense que c'est ça que j'aime, le, le move de c'est un centre. Au, au dernier show, là, je te demandais euh, si t'avais l'impression qu'il y avait de quoi de briser entre le Canadien de Montréal puis le clan Galchenok, est-ce que Bergevin avait bien euh, manipulé tout ça, avait bien patrouillé dans le dossier, t'sais, à savoir t'sais, de dire, ouais, peut-être qu'il va juste jamais jouer au centre t'sais, pour diminue sa valeur, tu sais. S'il avait bien fait. Et tout de suite, après avoir signé, il dit non, il va jouer au centre. Je trouve que ça paraît peut-être pas tout le temps, mais là-dessus, il était wise. Ah, ben c'est sûr, c'est... le contrarié, fait snip moins cher, puis après ça, il donne le nanade. Et tu es récompensé. Il n'y a pas besoin d'être fâché. Puis c'est à toi de, de nous prouver ce que tu peux faire en étant à ta position. Tu n'as plus, plus de raison de dire « Ah, oh, vous me dépréciez, vous me tu sais vous me mettez des bâtons dans les roues. » Non, non, tu vas être au centre. On te donne ce que tu veux. Prouve-nous. Euh, tu sais, la balle est dans ton camp. C'est Moi, je trouve ça tellement bien manœuvré. Chapeau. Non, c'est... Non, totalement. J'suis Bergevin, là-dessus, coup de maître. Écoute, moi, je suis tombé dans le panneau, là. Je, je, je te l'ai dit là franchement moi je pensais qu'il y avait peut-être de quoi de briser entre l'organisation, c'est peut-être le cas mais actuellement Gachona est en position de ben écoute euh, ouais ok, ils m'ont peut-être dépressé mais il me donne le nanan puis après ça c'est entre mes mains. Je peux pas en vouloir à l'organisation si ça marche pas là, c'est entre mes mains. Mm. Non, c'est Derjave ça en lave les mains actuellement là. Il est signé puis il attend de voir ce qu'il va faire son joueur. Puis en même temps tu sais pour vrai là C'est ça, c'est à Galchanoc de mériter son salaire après, carrément. Exactement, dans des conditions gagnantes, là où est-ce qu'il est censé être? Mais écoute, ça ne marche pas bien. Le plan, entre guillemets, là, semble fonctionner. Est-ce que ça va se réaliser? Si c'est le cas, tant mieux pour tout le monde, <rire> puis tout le monde sera heureux. Puis si ça ne marche pas, ben, ça sera la faute à Galchanoc rendu là ouais, toutes les l'opportunité, les, la latitude pour y arriver, en espérant que Michel Terrier, notre coach adoré, sarcasme, euh, va, va le laisser là, tu sais, assez longtemps pour qu'il puisse réellement s'établir, réellement s'habituer à son rôle, puis améliorer tranquillement pas vite son jeu. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Il y en avait l'année passée qui était découragé, qui échangeait Galtinian, qui trouvait eh qu'il n'était pas assez bon. Il y a eu combien de points la saison passée? 51, on a fait la même. 20 buts, 26 points. 46 donc. Ouais, je pense que ça aurait ça. Euh, je suis pas Fernand des Boys là, mais euh, je pense je suis proche. 46 tu es pile dessus. T'es à hein? 20-20 tu 20 20 20 passes. T'es pile dessus. On s'entend dessus que c'est pas si mal que ça. Effectivement. Tu sais, regarde dans l'équipe du Canadien de Montréal, là. il est pas si loin que ça là, dans la hiérarchie là. Non non ben on s'entend qu'à Montréal le meilleur score, le meilleur pointeur c'est qui? Patchery à 50 quelques points proche de 60. 67. Après ça, t'as 2,60. Souban et Plek. T'as 50 euh, Markov. Pis tu t'as un groupe de 48, 47, 46. Qui est De Arnais, Gallagher, Gachenuk. Il est à 2 points de se remasser cinquième pointeur de l'équipe. C'est comme... <rire> il est à 3 points d'être le premier. Non, c'est une drôle de formulation, là, mais c'est ça pour dire que... Écoute, il est quand même dans... Côté production offensive, il est quand même dans l'élite entre guillemets de la formation du Canadien de Montréal la saison dernière. Après ça, ça tombe à Dale louise à 29 points. Ouais, c'est c'est. On peut-tu comme apprécier ce qu'on a Ce qui est le fun, c'est que il y a une ascension aussi. C'est pas, il n'a pas fait genre 75 points. Après ça, il a fait 80. Oh, après ça, il redescend. Non, ça a fait genre 20 points, 34 points, 27, 31, 46. C'est ça, Effectivement, c'est c'est pas mauvais là. Ben il, Écoute, c'est une progression de 15 points entre deux saisons. Puis en plus, la première, c'est une saison locale. Oui. Qui, logiquement, tu peux peut-être multiplier un peu par deux. C'est une quarantaine de points. Oui, quasiment. Ouais. Peut-être, si on veut. On, on s'attend. Il y a la gang de la deuxième année, puis tout ça. C'est ça. C'est correct là, de, de, de dire « ah hey, je suis plus surveillé, puis il faut vraiment que je me fasse attention. » Puis là, la troisième saison, un bon step par rapport à, ben, bon, un step par rapport à ce qu'il avait fait avant. Tant que ça va de mieux en mieux, moi j'ai pas à me plaindre, là. J'ai pas à chialer contre le gars. C'est pas mauvais. Dans les, les, quand tu regardes les, les paramètres de l'équipe, c'est clairement pas mauvais. Non, c'est très bien, même. Puis honnêtement, moi, je suis content qu'on ait le centre. Surtout avec des. Honnêtement, c'est clairement un centre de deux premiers trios. Fait qu'il va se remplacer soit avec Gallagher, Patchurity, Semin ou Eller, genre. Oui, oui, Parce ouais. qu'à la verte, c'est ça. Fait que quand même de la chance d'avoir des attaquants ah, qui peuvent l'aider. C'est ça, sûr, il se ramassera pas avec puis euh, <rire> puis Cation sur le quatrième trio, on s'entend je pense que je vais lui prédire. Oh. oh! Prédiction de Jerry. Oh! Oui, il dépasse le 50 points, il va fouler le 60 cette année. Je. J'aurais tendance à le dire un peu comme toi. Je on mettons. Euh il était à 46 ouais autour de 55 60 moi je serais complètement satisfait ça, ça va être super bon là puis écoute si c'est plus ouais, à 60 points l'an passé il était deuxième pointeur de l'équipe C'est oh, année être... Oui, non mais cette année il va être à peu près deuxième pointeur de l'équipe à 60 points là à égalité avec cannec, on peut s'entendre suis... que c'est ce que tu vises avec un gars offensif de tes deux premiers trios d'être dans les top pointeurs de ton équipe, ça ressemble à ça. C'est sûr. On est dedans. Ouais. Puis, tu sais, Gallagher, c'est plate. J'adore le gars. J'adore ce qu'il amène au Canadien, mais 47, s'il va chercher 50, une, ça va être une de grosse saison offensive. Là. Le wrench à Gallagher, c'est entre 45 et 50. Galchenox, son wrench, c'est entre 55 et 70, mettons au plein potentiel. Honnêtement, à plein potentiel, moi, je trouve que ce gars-là est capable de faire 80 points. F va falloir des coéquipiers de de, de de premier plan. Euh, Peut-être éventuellement une chimie avec Patrick qui permettrait aux deux d'en bénéficier. Actuellement, c'est pas le cas. Puis je vois pas comment ça pourrait le devenir. Euh, donc, ça ben... va prendre des coéquipiers. Mais il y a Sherback qui s'en vient éventuellement. Tu il y, y a une coupe de trucs là, qui pourraient lui permettre d'aller, l'autre step là. là. Ah, mais moi je pense que euh, Semin pis Galchenyuk je pense que ça, ça va être naturel c'est juste plate qu'on va juste l'avoir cette année mais euh, non pour vrai je pense qu'on va être surpris euh, je l'espère honnêtement encore là c'est sûr que c'est des blessures ça scrape toute la prédiction mais si on peut pas contrôler ça <rire> non. mais euh, non euh, je pense que la progression est très bien euh, comme tu dis ça a été manœuvré de main de maître pour ce qui est des négociations Euh, tout le reste le, le gars là tu viens de te donner un carrément je regarde t'as bien fait mais on, on va te signer comme tu monte nous ce que t'es capable de faire puis en plus on te met au centre fait que vas-y tu sais euh, je pense qu'il va être plus à l'aise en partant c'est bon pour nous autres puis euh, non la progression va être constante je suis pas mal certain là, que ça va être euh, comme je dis entre 50 et 60 points oh c'est on vit ça Oui. Je pense que c'est réaliste. Quand Je pense pas qu'on fait de de dans la fantaisie. Là. Non, c'est pas comme mon 53 buts de Patrick <rires> l'année passée. D'ailleurs, euh, tu vises combien de buts pour notre nouveau capitaine? Parce que ça, c'est mon projet sujet. Oui, c'est vrai. Il était nommé capitaine. Moi, bon, je n'ai pas pris 100 Tu Je suis un épée. Mais <rire> Écoute, la façon dont on s'était parlé sur les réseaux sociaux, j'étais convaincu que tu allais m'arriver avec ça. Là, on avant le show, tu, tu, tu me sors, tu me débites des sujets. Je fais comme « OK, OK, OK ». J'ai trouvé ça... Euh, je t'attendais. Dans le détour, il va me sortir. Euh, capitaine <rire> ». Il va ben, être utile. Une balle-coeuf. Jamais. jamais. Pas fait. en tout. Mais euh, ouais, en, <rire> en, en fait, cette année, je vais être plus modeste. Euh, J'y vais avec le 40 buts. Pourquoi Parce que j'imagine qu'après deux saisons, il a hâte en Tamahouette de l'avoir son 40 buts. Je <rire> crois que Il va l'avoir cette année. 40. 41, même. Juste pour euh, traverser le panneau. <rire> ouais. Euh, mais sinon, euh, pour, pour parler vraiment du, du, du phénomène capitaine... 10 millions, c'était pas assez. C'est ce qu'il faut comprendre. <rire> <rire> ouais, non, je suis pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave. Euh, c'est... C'est ouais. deux dossiers complètement séparés. Mais euh, moi puis toi, on s'en est jamais vraiment caché. Nos capitaines... En fait, je pas tout. ça n'a pas toujours été sous non? Oui, oui, oui. Ouais, ok, c'est bon. C'était peut-être pas toi, je pense que c'était JS. Hey, le... mêle-moi pas avec lui, là. JB et JS. écrit vite. <rire> non, mais... Je trouve que c'est un gros affront. <rire> mais camarade JS, ben voyons donc. on <rire> reviens pas. Je suis à cette émission, c'est terminé, c'était la dernière. Je pense même pas que ça va être publié. Non, c'est fini. Je m'en vais. Colère. Mais bon, on s'est affiché depuis le début. Bon temps. On s'est affiché depuis le début, comme quoi qu'on était Team Suban. Team Suban. On était euh, vraiment derrière euh, le fait que on voulait souvent être comme capitaine pour plusieurs raisons. D'un euh, la, la passion qu'il dégage. Euh, le, le gars aime le hockey. C'est un gars d'équipe. Un... oui, il est flamboyant. Superstar. On va Star. se le dire, là. C est, c est c est, dans un autre sport, là, dans un, en NBA, là, le même gars, même attitude, c'est une superstar, puis la Ligue fait toutes ses pubs avec, avec lui. Ben, honnêtement, c'est une superstar dans la Ligue Nationale, je suis pas mal sûr, même s'il y en a qui disent « il y a du monde qui parle de même. <rire> » Est-ce euh... <rire> y a c'est clair. Ouais. <rire> Mais euh, tu sais, on s'entend, c'est c'est no. pas compliqué, on a deux superstars à Montréal, c'est Price et Souban. Oui. Paturity n'est pas une superstar, selon moi. C'est correct. c'est pas pour moi un critère pour non. être le capitaine de l'équipe. Pas en tout. Moi, la, la plus grosse patente. Mettons tu me dis t'as tu as le choix entre les deux. Tu as Paturity et tu te soumets d'un bar. Moi, j'ai toujours pour mon dire qu'à Montréal, un capitaine attaquant n'est pas une bonne idée. Parce que tu as la pression de produire offensivement. Tu as la pression de... <coughs> t'as une léthargie, là, quand ça fait euh, 10 games que t'as pas marqué, ça arrive. Ça va arriver à Paturity, ça lui est déjà arrivé, ça va arriver encore. Si je vous le promets, là, ça va arriver encore. C'est inévitable. Sauf que quand t'es pas le capitaine, tu peux ne pas être dans la chambre quand les journalistes s'en viennent. Tu peux être dans la douche à ce moment-là, attendre à l'eau chaude que le monde s'en aille. T'sais. Là, tu peux plus. là. Mm. Paturity va devoir confronter les médias Et ça va être quoi la première question? Ouais, Max, euh, quand est-ce que tu décides d'en marquer une? Ouais, c'est sûr. Mais en même temps. cette pression-là. Puis c'est une pression que pour moi, là, dans, dans ma tête à moi, un attaquant offensif a pas besoin de se rajouter sur les épaules. Surtout quand tu t'es pas un gars qui a toujours fronté les médias puis qui carbure à la pression comme un suban. Un, un, un gars à la souban en attaque. Qui, qui, il veut les médias. Là. Il, veut, il l'a vu, cette pression-là. Il l'a toujours démontré. Pour lui, de l'avoir en attaque et de, de l'avoir pour les raisons de, de production offensive, ça ne changera absolument rien. Mais Max Pacioretty, oui, a toujours été un bon porte-étendard Canadien dans les entrevues ces affaires-là, mais ça n'a jamais été un gars qui frontait les médias, qui allait vers eux autres pour aller le jaser. Et j'ai peur que en temps de léthargie, au lieu que ça soit un 5-6 game que t'as de la misère, ça passe à 10. 10-12, c'est plus là, ça s'attire, puis avec pression, que ça vient de l'étouffer, tu sais. Ouais. Ouais, peut-être, mais... Ouais, c'est ça, Puis si ça arrive pas, tant mieux. Puis s'il est capable de, de, de, de, de faire face à la pression, tant mieux. Je suis pas contre l'idée que Patcherity ait le C. C'est un super bon Jack, j'en suis convaincu. Il a grandi dans l'organisation. Il, euh, il est aimé de ses, ses, ses couilles. Puis, euh, name it, là, toutes les raisons, je suis d'accord. Sauf que pour la production offensive, pour l'aider le Canadien offensivement, je pense que c'est une pression supplémentaire que tu n'as pas nécessairement besoin. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, il s'est jamais défilé Tu sais, quand il y avait des entrevues Sauf, ouais, peut-être quelques fois, là, mais. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ouais, mais en tout cas, peu importe. C'est pas, tu sais, comme moi, dit comme toi, c'est pas un mauvais choix. Non, moi, j'aurais, j'préférerais ça. Je pas de trouble. Moi, ce qui me gosse c'est, euh, il s'efface en série Il s'efface quelques parties dans la main. Euh, bon, le monde qui me dise ouais, oh, mais il a fait 30 buts Ouais, pis, qu'est-ce que ça change ça? C'est-tu un prérequis pour avoir une lettre sur son chandail, ça? Non. Tu sais, je veux dire, moi, c'est... Honnêtement, j'ai vu les entrevues qu'il a données. Il a de l'air sincère dans plusieurs aspects. Il respecte beaucoup euh, tous les anciens capitaines, toute l'histoire, tout. Il... tu ressens la fierté du gars d'avoir le C. Là. Vraiment, ça, je suis content pour ça. Mais je, moi je l'aurais donné à, à Souban pour toutes les raisons que je nomme à chaque fois, dont la plus populaire, Suban, c'est Souban. <rire> le <rire> meilleur argument, mais Il n'y a rien à débattre, c'est en plein ça. Mais non, mais la, la passion, là. le gars, il aime, il veut gagner. C'est un Patrick Roy à défense. C'est carrément ça. Il est flamboyant. Oui. Il pète sa coche. Des fois, il va dit qu'il une coupe de coche l'année passée dans le gang. <rire> il est revenu comme en, en série. Là. Contre les sénateurs d'Ottawa, suspension de la. sais coup de bâton. Ouais. je trouve que de la façon qu'il a twisté ça, qu'il l'a pris à son avantage. Ça a démontré pour moi que là-dessus, il a pris de la maturité. Ah oh, ben le gars a changé, je ai Côté attitude. Le gars a évolué là, en 2 trois ans à pas de géant, je vous dis. C'est comme je vais reprendre des propos de, euh, je pense c'est Jean-Charles Lajoie sur 91 onze <rire> euh, <Pas> lui, <rire> ouais. En fait, c'est parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est tu sais le monde qui dit que Souban est exubérant, qui est flamboyant, puis tu sais ça là est un, un point négatif. Et lui qui dit Souban il est plein de vie. C'est carrément ça. Puis en même temps, là... C'est une vraie margeau. Il était à cœur. <rire> non, mais tu sais, je dis... Pourquoi c'est négatif que le gars aime vivre, genre, Aime ce qu'il fait. C'est quoi ça a la dépression que toutes les autres, là? Ouais, non, mais c'est... Viens dans le cas. Viens avec nous autres, on va s'ouvrir les veines dans le gang. c'est ça, je comprends <rire> pas pourquoi que c'est un point négatif. Ah, je, je sais, je sais. Puis tu sais, comme t'expliquais l'année passée... Oui, si suit, moi j'aime ça, c'est bon mon ego. Allez. <rire> non mais je me sais pas de tes propos à, à 100%. Mais ah, si moi, tu sais. Si... tu pas tes notes pour. <rire> non mais non malheureusement. Non mais tu sais, si quand Subban fait quelque chose, si Price fait la même chose, c'est tout le temps mauvais. C'est C'est ouais. ça. C'est honnêtement as raison. Pis ça me fait. C'était vraiment... tombé dans le panneau. Je t'avais oui. ramené là-dessus. Pis, pis c'est vrai, j'avais dit quelque chose, pis j'étais non, mais tu sais. Pis honnêtement, non. Ça change rien. Souvent, là, c'est la nouvelle génération. Pis c'est la génération qui va changer le sport. Ce gars-là, là, ça va être dans les prochaines. Là, il rentre dans son pic là. Pis il l'était déjà dans deux, dans deux, trois dernières années. Moi, bon, on constate, on constate les deux, on, on avait jasé Moi je constate que c'est fait voler le Norris la saison dernière. Ben, as, bah taboué, ouais, Talti a eu plus de votes que, waouh, t'as une note Ouais, non c'est ça. Check les whoa. stats là, ça sert un petit peu à quelque chose. Moi si tu me dis qu'il y en a un qui gagne le Norris puis que moins de plus moins qui habituellement est la statistique qui a en rapport au défenseur je comprends plus rien. Moi non plus. Mais ça a l'air tu sais, on n'est pas assez haut pour être dans les juges de la Ligue nationale pour ça. Fait que... Ouais. Mais bon, en tout cas, on parle de Norris, là je suis pas bien sûr que l'année prochaine, il est encore dans les candidats. ouais moi aussi. Il va le gagner. Dans deux ans, il va être encore dans les candidats. Il va encore le ouais, gagner. Il va le être pour les cinq prochaines années. En plein ça. Puis ce gars-là, -là, s'il ne fait pas comme l'année passée et qu'il marche à plein régime du début à la fin, je suis sûr qu'il pète la barrière du 70 points. Si c'est pas du 80. Et ça là, serait dis, longtemps qu'un que Qui qu qu marche gars, du début euh, à la fin. Là. Un défenseur, un point par match, là, ça fait euh, un sale bout. Surtout à Montréal. Honnêt, <rire> mais je suis sûr qu'il serait capable de le faire. Oh oui, clairement. Je suis certain. Et hey, En plus vu... qu'on a Jean-Jacques Daigneault à l'avantage numérique, ça, peut, ça va y générer au moins 25 points il que là. Ouais... <rire> J'ai des doutes là-dessus. De hey! Hey, <rire> hey, hey j'ai une idée! Ben vas-y, c'est toi! <rire> hey, je peux faire mes idées! <rire> Il est pas habitué, fait. Il est déstabilisé! <rire> j'ai le, le droit de parler! Ah! <rire> uh, J'imagine plein de sang dans ma tête, c'est vraiment <rire> drôle, C'est comme un cartoon un peu, c'est super. <rire> Si je serais bon en dessin et puis en animation. Ah, il se met de côté et il disparaît, là. C'est ce qui est bon. en qu'il est hot. Mais tout ça pour Je pense que puis avec le, le don pour l'hôpital de Préenfant de, de, de, de, de, de, de Montréal. Euh, tu sais, pour le, le poste de capitaine, ça joue absolument pas. Mais, non, non, pas en tout. Mais Piqué Souban, avec cette histoire-là, est devenu pas juste un grand joueur de hockey. Pas juste une superstar de la Ligue nationale. Pour moi, Piqué Soben est devenu un très grand individu et un ambassadeur comme il y en a pas beaucoup pour la ville de Montréal. c'est c'est puis quand il dit dans son euh, dans son discours qui le monde va être content il a parlé en français. Ah et puis c'était fluide là c'était pas. C'était euh, très bien. C'était très solide là. Beaucoup mieux que Patrick. <rire> ouais mais c'est pas malheureusement... grave. on. Non non. Mais... il fait l'effort. Il fait l'effort. Oh oui, c'est ça. Moi je m'en fous, ben, il fait okay. l'effort pareil. On sent qu'il aime ça parler en français, tu que ça y reporte un film de plus fait qu'il est con. <rire> ouais, c'est ça. Mais pour ce qui est de tu sais, il l'a cité, là. Jean Bilvo c'était son idole. C'est pas juste parce que Jean Bilvo c'est Jean Bilvo là. Non, je pense que, que ça. force de le côtoyer. Ben, a, en fait, il y a ça, puis son, son père. Son père, son idole, c'est jean Bilbault. Ok. Non, le père Souban, c'est carrément ça. Et. Jean Biliveau était venu dans le vestiaire quand que Souban jouait, euh, je me sais pas quel niveau, mais vraiment plus jeune. Il était venu dans, les, dans le vestiaire, il était venu rendre visite. Je pense que le coach de l'équipe connaissait une connaissance de « bah, pour qu'avoir bon, Jean Biliveau ». De toute façon, ça ne m'étonne tellement pas. Jean Biliveau est reconnu pour ça. Là, il prenait le temps de signer jusqu'au dernier autographe de tout le monde en place. Euh, un homme qui avait compris c'était quoi être un grand. Tu sais. C'est sûr. Puis... Euh, Et ça, je pense que tu le voyais dans la, dernière, dans la dernière saison de 24CH ils en parlaient puis ils en, ils en ont parlé plusieurs fois mais Souban le dit il dit la seule fois que j'ai vu mon père pleurer c'est quand il a vu M. Bilvaud je pense qu'il y a un lien avec ça à cause de son père le gars aime l'individu aime l'homme aime le le, le le phénomène que Jean Bilvaud était là, parce que justement ce gars là jouait Et il redonnait à la communauté comme ça n'a pas de bon sens. Puis Souban a fait, moi aussi je veux être domaine. Je peux le faire, je vais le faire. Et honnêtement, un gros 30 pouces en l'air parce que c'est vraiment nice. puis ça n'a même pas rapport au hockey. Ce gars-là a donné de l'argent pour féliciter, fa Féliciter. Féliciter. Fa Faciliter. excusez okay. Il commence à être un petit peu tard. Euh, La vie de plein d'enfants. puis honnêtement, il y a pas. Ah, il dire? a donné 10% de son salaire, man. C'est l'équivalent Pour lui, c'est un an de salaire. Qui euh, qui fait ça dans la vie? Tu sais? 10%. Là. Peu importe c'est quoi ton ratio d'argent ou non là, que, que tu fais. Je veux faire un, un petit. Euh... Je veux ramener le monde à l'ordre sur certains points parce que je sais qu'il y en a qui ont pensé comme ça. Ouais, mais il va sauver de l'impôt. <rire> ouais, mais il en paye son salaire là. il y a un taux d'impression oui. comme tout le monde c'est ça, pis même honnêtement là, je pense que c'est 20% de retour sur, le, sur euh, un don entre 20 et 30% fait que, pis tu sais tu payes 45 à 50% d'impôts quand t'as un gros salaire c'est même plus que ça là. ça doit être autour peut-être de 55 fait que 55 moins 20 ça revient toujours bien à 35% d'impôts pareil, là. il en paye plus qu'à reçoit mais même à ça Moi, là, les langues sales, parce qu'on va se le dire... On le va les battre. Le monde qui dit ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Il y en a même qui ont été dire « Oui, ça peut avoir... » Non, ça n'a même pas eu de l'air de ça, mais il y en a qui ont pensé « Ah, il veut il veut acheter son C. » Ben non. Je pense que la décision était déjà prise. puis le C'est ça. ça même, il y en a même qui ont dit « Ah, ça doit être euh, l'organisation du CH qui ont dit de faire un don. » Ben oui, toi... Je te paye 9 millions, donne-en 10 à l'hôpital, tu sais. On a <rire> négociation, là, ça devait rentrer super bien ça. j'avais un qui jose à Souban, Ouais, là, ok, euh, pendant qu'il est en train de faire la grève. <rire> oh. Non, non, ça c'est l'achat d'avance. Excusez-moi. Non, il n'a pas fait de la grève cette fois-là, mais Ouais, écoute, on va te donner tant, là, mais tu redonneras 10 millions à un hôpital. Ouais. <rire> mais non, ça, non, mais c'est ça. C'est <rire> n'importe quoi. Le gars, là, le fait de bon cœur, là, arrêtez de chercher la merde où s'il n'y en a pas. S'il vous plaît. Il y en a déjà assez de la merde sans plus en inventer, là. C'est ça. Je pense que ça clôt le dossier du capitaine. Ça clôt le dossier du capitaine. Hey! Moi je veux te faire part d'une petite observation et je veux ton commentaire après, OK? Oui, vas-y. Si je te dis NHL is the new NFL, à quoi ça te fait penser? À des dirigeants de Ligue de merde? C'est quoi le taux de criminalité là, tout d'un coup dans la Ligue Nationale? <rire> okay. là, Jack Johnson de fait? fait de la fraude. Il y a des décès, euh, suicides, etc. Jack drogue. Johnson, la fraude? Tu ben, penses, ça, c'est ses parents. Oui, mais il serait impliqué... Ah, pour vrai? Oui, c'est du oh oui, tu, oh, tu re oh, oui re gros retournement. Il a déclaré faillite la grosse patente. Semble il semble-t-il qu'il était au courant de, du dossier puis que c'était de la fraude contre des, les prêteurs euh, euh, d'argent. En tout cas, c'est assez complexe, mais il y a bel et bien euh, une mise à jour du dossier. D'ailleurs, il vient de signer pour 7 ans. Là, fait que L'argent, il y en a. Là. Ouais. Après ça, ben, il y a bien sûr Kane. C'est la grosse histoire de cet été. Il le tue ou non agressé, violé, whatever, la fille dans un party à Buffalo. J'en ai aucune idée, mais ça fait jaser énormément. T'as Richards avec des possessions de drogue, puis t'as Voinov qui bat sa femme, puis qui est euh, déporté en Russie. Hey, euh, qu'est-ce qui se que passe, la, la Ligue nationale? Euh, vous enviez le, le succès de la NFL, mais je suis pas sûr que c'est de même que vous allez gagner plus de votes. Non, mais... C'est quand même spécial, Puis c'est un peu aussi comme. <coughs> est quand je pense nouvelle... Tout arrive en même temps, c'est tous des joueurs de la nouvelle génération aussi. Oui. C'est pas. C'est pas des. Euh... C'est pas l'ancien moule de joueurs, tu sais. Tu sais, euh... Patrick Alors. Kane à la base, ce gars-là. Je suis. il avait dit euh, euh, au défilé de la, de, la, de la Coupe Stanley que c'était ici qui était a ben... pour parlé. Richard s'est fait sortir de fidélité parce qu'il était trop sur le party. Jack Johnson, j'en ai aucune idée. wayne non plus, mais tu sais. Mais il n'y avait pas l'air d'un gars qui, tu sais, tu sais pas, ils ont peut-être des cultures différentes en Russie. J'ai jamais été en Russie, je le sais pas. Non plus. Puis regarde, on est là à Montréal, puis il y a pas eu d'histoire de genre là. Euh... Je ne pense pas que c'est un trait de nationalité. Là. Non, non, c'est ça. C'est peut-être juste le gars qui est, est un crackpot. Peu importe. Mais tu sais pour Kane, justement, ce gars-là euh, ouvre la porte à chaque party. Là, parce que qu'il soit coupable ou non, ce gars-là vient de se faire tatouer dans le front. Possible violeur. Pas, il ouais. est fait jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il revient dans l'île nationale Il va falloir qu'ils se tiennent tranquilles en taboire. Oh, oui. Puis honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser, parce que tu sais, on n'a pas la finalité des différents dossiers. C'est ça, ça, sûr, ça, ça faut le dire. là. Donc, il y a une présomption d'innocence pour chacun de ces, ces, ces gars-là, à part Voinov, là, que c'est été reconnu. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Là. À un moment oh, donné, c'est probablement juste la pointe de l'iceberg d'histoire qu'on ne sait pas dans la Ligue nationale. Mais mettons que moi, c'est pas une facette que j'enviais de la, de la NFL. Ça ne plante pas tout. que ma Ligue se ramasse T'as oublié des noms, man. Il y a Varlamov qui était déjà, il y a déjà un été emprisonné pour à peu près le même principe que Voinov, sauf que lui, ça a été correct. Oui, oui, oui c'est vrai au collègue. T'as eu Jared Stall qui à Las Vegas s'est fait arrêter avec possession d'héroïne. Ouais. Euh... Le pire, c'est que c'est vrai. C'est tous des cas, genre. Parce que nous autres, dans, dans le temps, quand on avait à Montréal les deux costitines, il y en avait des problèmes ah, avec oui, ça aussi. C'est clair, là. Tu sais, Mais... c'est. Non, c'est. Puis veux-tu te dire, il y a une affaire, là. Prochaine expansion, il va y avoir un club à Vegas, là, probablement. Et j'ai peur d'avoir ça. J'ai l'impression que ça va se multiplier. C'est plate, là? Mais... C'est sûr. Les gars vont être là en visite. Puis euh... Ah ouais, au casino. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de. Puis imagine l'équipe locale. Tu... tu dis que t'as de la misère à contrôler les kids euh, à Montréal. hou, Vegas ça va être un autre histoire. Là. On est next novel en tabarouette sur le, sur le party. là. Ah, c'est pas juste ça aussi, c'est les, les tentations. Mettons, je vais vous donner un exemple. Mettons Kane pas, euh, que Kane n'est pas coupable. Ben ça se peut. Il l'est peut-être pas. C'est fort possible. C'est peut-être une fille qui s'est dit Hey, parce que tu sais, ceux qui n'ont pas tout an, tout suivi, suivi le, le, le, le, le cas Kane, c'est une fille avec son ami qui courait après Patrick Kane, qui lui voulait rien savoir, et qu'à un moment donné, fait Ok, c'est beau, venez vous en t'sais c'est une version de l'histoire. C'est une version qui a été euh, donnée par le propriétaire du bar. Fait que rendu là, je sais pas... En même temps, dire... il était-tu sur le plancher? Si oui, est-ce qu'il servait des bières et faisait d'autres choses en même temps? C'est sûr qu'il était comme à côté de Kane pis il prenait tout en note. « Ouais, il a dit ça à 11h21. » Peut-être <rire> pas, sauf que Kane... Il a regardé Kane... croche à 11h22. <rire> c'est sûr que... Peut-être pas, sauf que Kane est quand même une figure reconnue, si s'il vient dans ton bord, il y a des chances que tu sois un peu plus après. Pour faire hey, ça va ici, toi, ça tu te vas bien. » cette c'est clair. Ça, ça c'est sûr. Fait qu'en même temps, tu sais je veux dire, il y a ça puis il a vu, y a un des portiers qui a vu Kane partir avec les deux filles. Là, c'est là que j'ai il y a deux filles là-dedans. Qu'est-ce qui dit que c'est pas un coup arrangé? Puis là honnêtement, je veux dire, je te vois pas de pierre, là, ça se peut qu'il l'ait fait pour vrai, j'ai aucune idée, je pas là, tu sais mais c'est facile de viser un gars qui est justement du style party qui se pète la face qui n'est pas un enfant de cœur. c'est facile de faire hey ben tabarouette je fais quelque chose en soir puis honnêtement là, ils l'ont peut-être fait peut-être que c'est qu elle après qu'elle fait hey peut peux faire passer ça pour une autre affaire Encore là, comme je dis, j'étais moi pas de pierre. Il est peut-être cave, puis il le fait, puis c'est un... C'est il... Il il sûr. Je ne suis pas pour le viol. Là. Ce que j'explique, c'est que c'est facile de profiter de la situation. Peut-être que c'est pas le cas. C'est tout. Moi, j'ai hâte qu'il qu y ait de la lumière là-dessus. Là, mais. J'ai bien hâte, moi aussi. Que je... Je... je sens qu'il y a peut-être un dérapage de, de, de, la, de la situation puis peut-être c'est parce qu'on entend plus parler avec les médias qui sont plus plus accessibles l'information circule peut-être plus vite que dans le temps mais Tu sais, il me semble que euh, si j'étais la ligue nationale, puis d'ailleurs les Kings de Los Angeles ont embauché quelqu'un qui va être un genre de coach de vie pour les joueurs en détresse, euh, je pense que la ligue nationale devrait... Euh, tu sais, autant le, le Canadien de Montréal, là, on formate les gars, on lui dit euh, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire aux médias. Que Tu sais, de, de, de prendre des bonnes habitudes de vie euh, à des millionnaires là, tout, tout jeunes, ça serait pas une mauvaise idée, tu sais. Non, ça c'est vrai. Tu sais, Je viens d'avoir un nouveau sujet. Ça, ouais. ça peut, on peut durer. Tu viens sais, de parler de joueurs en détresse. On va aller dans une autre euh, discussion ouais. qui n'est euh, pas super le fun à parler, mais on va en parler pareil. Il y a eu un autre euh, suicide d'un autre dur à cuire. Todd euh, Owen. Todd Ewen. Ewen. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais Todd Owen. Euh, on avait appris qu'il était, qu était décédé. Moi, je le connaissais pas honnêtement, je vais être honnête, je le prends tout. Je ne savais même pas c'était qui. Et là, on apprend que c'est un directeur, Là, ça revient encore sur les cas de euh, Rick Ripien, euh, Bougar, puis les... tout ça. Ouais. C'est ça. Euh, mais là, on apprend après que c'est un suicide qui s'est tiré une balle dans la tête. Assez intense. Ouais. Et là, ça ramène encore le débat sur... Les joueurs de hockey qui pratiquent la profession de goon, de enforcer, de ceux qui pètent la gueule des autres. <rire> Ça revient à dire dans le fond que c'est le, le boulot de merde <rire> qui amène les joueurs, dans le fond, à aller en dépression puis tout. Et je vais euh, Parce que j'écoute beaucoup <rire> 91-9 Sports. Et euh, ça tombe bien, ils ont un, un, un joueur, un ancien joueur, qui faisait ce job-là dans le national. Ah, Georges Larac, là, oui. Georges Larac, qui en parlait. Et il y en a amené plusieurs faits intéressants qui est que ces joueurs-là, dans le temps, puisqu'on s'entend aujourd'hui, il y en a pas mal moins, on s'entend, qui c'était des joueurs qui prenaient beaucoup de drogue, d'alcool de peu importe ce que tu veux dans le fond. Ouais, pour fronter la pression puis de devoir te battre à tous les jours. Peut-être tu avais besoin de BK. C'est en plein ça. Qui quand leur carrière finisse n'ont plus à prendre ça et la dépression s'ensuit. C'est sûr que bon les chocs au cerveau, bla, bla tout ça l'aide pas. C'est surtout ça qui apporte les joueurs à être en dépression et qui commettent l'irréparable, dans le fond. Est-ce que ça vient à dire que... Parce que là, dans le fond, le, le, le, le gros fléau en ce moment, c'est les commotions cérébrales données par des coups de d'épaule en face. Ça va-tu amener le même symptôme dans les 10-20 prochaines années quand que des joueurs qui ont eu des commotions intenses par plaquage? Ça va-tu les amener... Comment je vais dire... Le, le, le même... Euh, Le, même phénomène. le phénomène se répète, ouais, via une autre cause. Parce que c'est deux générations séparées, c'est vraiment différent. Tous les joueurs qui ont fait ça à date sont. Ah, mais En même temps, durant les combats, combien de commotions cérébrales ces gars-là ont eu, tu sais? Ben beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, les joueurs de hockey, Crosby, il y en a combien? Il y en a trois ou quatre déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème se rejoint quand même. là. Ah oh non, mais c'est ça, c'est ouais, la, la commotion cérébrale. La source est différente, mais ça reste une commotion cérébrale, puis comment tu deals avec ça euh, euh, par après? Moi, je, je, moi, je te l'ai déjà dit, là, il arrive un combat, puis je ne me lève pas. là Je ne suis pas en train de taper des mains, puis d'être heureux. Là. Moi, c'est le bout que je trouve carrément inutile. Quand tu compares avec les autres sports professionnels, ça n'existe pas. c'est pas accepté. Et c'est surtout pas glorifié. Ça arrive au baseball là, des, des, des, des bagages générales. Jamais là, avant le début de la saison, tu vois une équipe faire sa promo en montrant la shot ou est-ce qu'il y a eu une bataille générale genre? Ouais, genre euh, les Flyers pis les, les Browns. Ouais. Tu vois jamais ça, là. Moi je suis allé une fois à Philadelphie au euh, Wells Fargo Center. puis la vidéo d'avant-match, il y a euh, 5-6 buts, des, des beaux buts, 5-6 belles pis le reste c'est tous des coups d'épaule c'est tout des batailles. Là dans mais la présentation en... qui dure genre 4-5 minutes. Là. Même à Montréal, il y en c'est peut-être oui. un peu moins, là, mais il y en mettent pareil parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que le fan moyen veut. Peut-être pas la bataille, mais je parle des gros coups d'épaule, les, les oui, gros placards. Le, le jeu robuste, rude, j'ai pas de trouble avec ça, mais la bataille, pour moi, c'est un élément qui, qui est superflu, que, que j'enlèverais. Puis, Tu sais, à place d'avoir un à deux goons par équipe, là, maintenant, ça ressemble plus à un puis encore, là. Le Canadien de Montréal en a pas vraiment. Il y a quelqu'un qui se bat un peu, mais c'est pas sa, son rôle numéro un, là, puis il y a de plus en plus d'équipes que c'est comme ça, et c'est tant mieux ainsi. Euh, mais, tu sais, au lieu d'avoir ce joueur-là qui sert plus ou moins à rien, sinon que de se battre, si tu mettais un gars de talent, on marquerait peut-être plus de buts, tu sais. Oui, le spectacle serait meilleur. Ben, ben oui, plus relevé. Il n'y a, a pas personne qui se dit en prolongation, là il va y avoir des, des 3 contre 3, là, qui va se dire en prolongation, « ouais, Moi, j'aurais pris une bataille pendant cette période de temps-là. » Non, tu sais, le jeu va être enlevant, le jeu va être le fun. Et ça va être aussi, sinon plus excitant pour le, le fan et tripant pour le fan que de voir du monde se battre. Ouais, Augmente okay. la qualité du spectacle avec d'autres choses, avec des buts, des jeux spectaculaires. Il enlève la bataille, tu sais, tu n'auras pas besoin de ça pour vendre ton sport. Oui, surtout que là, les 3 contre 3, c'est très concluant à date. <rire> ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va faire en saison. Là. À date, les tests, ça fonctionne plus ou moins. mais ouais. j ai, j ai... Non, c'est ça. Bon, ok. Pas que j'ai hâte, j'ai pas hâte d'eux, mais je me demande si le phénomène va se répéter dans 10, 20 ans avec les joueurs d'aujourd'hui qui subissent le même résultat d'une manière différente. Parce que honnêtement, c'est un nombre un très grand ombre sur les euh, sur la ligne nationale là, au moins comment... on essaie de le détecter plus puis de, de, de ouais ben là ça c'est sûr mais justement ça c'est une autre affaire qu'ils ont mis il euh, y, y a des gens dans, est... dans les estrades ou je sais pas trop où ouais qui... des observateurs externes là, qui vont c'est sûr euh... ça. ça je trouve ça intéressant c'est nice ouais. J'ai hâte d'en voir un. Tu sais euh, dans... jusqu'à quel point ça va se mettre en place puis comment est-ce que ça va s'articuler? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs de la Ligue nationale, j'ai entendu parler là-dessus, là, qui semblent pas être très très d'accord de voir qu'il y a quelqu'un externe qui, de loin, va dire Ouais, euh, ça sortira une commotion cérébrale, tu es 15 minutes dehors. Ouais, mais la seule affaire que j'aime pas, c'est que euh, j'espère que ça va du moins impartial parce que ça va être facile de faire Ouais, Crosby, <rire> Crosby a de l'air euh, Ouais, sors moi les t'sais. En Syrie, ça va être n'importe quoi. Oui, ça, ça c'est clairement faut faut fait que, euh, faut falloir, faut falloir que t'appelles puis tu regardes. Je pense que voulez-vous vérifier que, tu sais, parce que de loin, moi je j'tr trouve le principe nice, mais euh, avec limitation. qu'à un certain point, c'est parce qu'on essaie de protéger les joueurs contre eux mêmes Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont. Euh, « Ah oh non, non, c'est bon, je suis correct, t'embarques sur glace, Exactement. deux patrons en avant, pis on de la misère. » Fait que c'est le genre de règlement qui est dur à faire passer auprès de la NHL NHLPA. Là. Ouais, ben je pense que je vais comprendre après un espèce de gros hit que le gars, euh, il a encore sa face détampée dans dans vitrine. Je vais peut-être comprendre s'il sort, là. Mais tu sais, si à un moment donné, il y a un gars qui s'est sorti un peu par rapport, puis qu'il n'y a rien eu... Ouais. Moi, je vais devoir oh, c'est qu'est-ce qui se passe, toi Peut-être qu'il va se fait échanger comme Kamala, lui, en pleine game, là, mais... <rire> <rire> Peut-être, hein. <rire> ouais. Mais euh. Ouais, non, Je trouve que c'est un phénomène qui est pas plaisant, mais j'ai. j'ai oh, il y a un petit peu plus de conscience déjà. Ouais, mais j'aime ai... pas ça dire ça, mais j'ai hâte de voir l'évolution dans. Ça a l'air vraiment dark là, mais j'ai pas hâte de. Je sais pas si tu comprends. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, dis... oui, oui, oui. Dis, disons et ça voilà. de même. Ouais. Ça <rire> veut l'air louche, là. Ouais, c'est pas clair, là. <rire> hey, on termine-tu avec euh, notre, euh, notre dossier Calder? Yes. Vas-y, fais ton pitch. Ben, euh, en fait, on s'entend que les deux premiers choix euh, c'était unanime depuis euh, l'année passée, avant le draft. C'était euh, Mike David et Eichel qui ont été euh, repêchés res respectivement par les Oilers and Minton des sabres de Buffalo. Pour ceux qui ne savent pas, McDavid était avec les Oilers puis Michael était avec Buffalo. Euh, et là, c'est assez simple que le Calder est déjà attribué à un ou à l'autre. À ah moins qu'il y ait un gars qui pop, là un gars de 23 ans ouais. qui n'a jamais joué dans la Ligue puis que euh, par maturité physique et euh, tout le reste là, vient de l'éclencher, ce qui... En fait, ce qui arrive à tous les années, là, on va se le dire, il y a tout un gars qui pop quelque part qu'on n'avait jamais vu venir et qui n'était pas euh, un prospect de la même année là, qui, qui, qui venait d'être pêché. Je serais pas surpris que ça arrive, qu y ait comme une lutte à trois ou quatre, là, puis qu'il y en ait deux qui ne viennent pas pendant tout de, de venir d'être pêché. Oui, ça c'est sûr. Mais mais mettons entre les deux. là. C'est ça, entre les deux. Euh, moi, je suis porté à dire, McDavid parce qu'on dit que c'est le, euh, le, le, le meilleur prospect depuis Mario Lemieux, que c'est le prochain Crosby, que ça va être le... le, le c'est le prochain Gretzky, c'est le prochain, euh, le meilleur joueur ouais, qui ouais, existe. Ouais. Ça. Puis, je serais porté à dire que c'est lui. Surtout avec le camp d'entraînement qu'on a vu, il a fait des, des passes, des points, des... Peu importe, Michael en a fait aussi Mais, tu même les magazines de pool, là, tu sais, on dit McDavid autour de 70 points, Eichel autour de 45-50. Tu sais, peut-être, tu sais, que l'environnement va faire que ça va mieux fonctionner pour Eichel que ce qu'on prévoit, ou que ça va moins fonctionner pour McDavid que ce qu'on prévoit. Mais je pense que cette logique-là va être respectée. Euh... Pour moi, McDavid est tellement complet, tellement plus que ce qu'on voit habituellement chez un joueur de, de cet âge-là que euh, je pense qu'il n'y aurait même pas de compétition. Là. Je, je, je... suis totalement d'accord puis euh, ma réponse m'apporte deux questions. C'est va-t-il sauver les Oilers? Parce <rire> que ça se pourrait comme ouais. Gratiski le fait dans le temps. Uh -huh. Ben, sauver les Oilers ou en tout cas, tu comprends le principe? Oui. Sinon, Est-ce que les Oilers vont ils scraper le jeune parce que pas, qu a, pas que les Oilers ont scrapé des jeunes comme Taylor Hall Berlin, et Berline ou Hopkins sauf que à chaque année à chaque année depuis 5 6 ans je dis ah check les Oilers dans Ça deux va être années. la bonne. Ça va être bonne. De... C'est ouais. ça, tu sais c'est avec Yakupov que on t'as ils ont combien de choix de première ronde dans les 6 dernières années 4. 4 euh, ouais. C'est énorme. Mais tu sais, je, je, je comparais, je jasais avec, euh, avec quelqu'un hier justement de ça et euh, la personne me disait justement ça. Ah ils ont quatre choix, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais les Nordiques, là, quand ils ont déménagé, c'était ça. Ça a pris un échange. Ils ont été chercher Patrick Roy au bon moment, qui était fin prêt à l'aider défensivement euh, pour les buts, cette organisation-là. Euh, actuellement, moi, le plus gros problème que je vois avec les Hallers, c'est qu'ils euh, n'ont toujours pas réglé la facette défensive il euh, n'y avait pas de système de jeu il euh, y avait une production offensive qui était ordinaire parce qu'il n'y avait pas de relance et ça, oui, Sekera c'est ça qu'ils ont été cherchés euh, cet ouais. été qui va aider un peu a... ils ont été cherchés de la défense oui, mais tu sais, c'est pas des gros noms c'est Greiba, euh, Sekera ont... je pense qu'ils en ont cherché un autre je m'en souviens plus trop hein parce que c'est c'est rien qui fait genre oh man les autres vont cas tu sais ouais. c'est pas comme les Islanders euh, qui ont fait l'année passée avec Boychuk puis Nick Ledee ça ça t'a changé la, le visage défensif de l'équipe puis regarde Astor c'est ça fait des cycles l'année prochaine mais c'est même plus une question mm -hmm. tu sais moi je pense que euh, c'est le moment c'est le temps là, là que Charity euh, sacrifie peut-être un de ses prospects d'attaque probablement Léon parce que c'est celui qui est le plus jeune qui n'est pas en rentré encore dans le show donc tu peux avoir encore un doute que tu l'échanges pour aller chercher un défenseur qui sera de premier plan éventuellement. Il a été, il a été chercher Reinhardt, t'as Cliff Baum, t'as Schultz et t'as euh, celui qui est dans la Ligue euh, junior de l'Ontario Nurse. Tu T'as un, un top 4 potentiel éventuellement ça va prendre encore un 2 trois peut-être même quatre ans, avant que vraiment l'émergence de ces gars-là survienne, en attendant, ça te prend un leader et c'est pas Sekera qui va pouvoir remplir ce rôle-là. Non. Clairement pas. Donc, moi, je, je pense que c'est le temps, là, de sacrifier un bon prospect à l'attaque pour un solide prospect en def. Et quand j'ai vu euh, Dougie Hamilton, cest ouais. ça? Euh, ouais, c'est Qui a passé aux Flames, Ou avoir été le DG de Heuleuse Euh, J'aurais entendu le murmure là. Peut-être qu'il n'y en a pas eu. Des fois ça arrive là, des DG qui sont juste tellement ouais, caves qu'ils magasinent même pas gars, là. le gars. Le pire, c'est qu'il est un peu épais parce que c'était lui l'ancien DG des Brooms. Oui, en plus, tu sais. Mais sais peut-être que le nouveau DG arrive, pis là, il veut pas faire une trade avec son ancien. T'sais, tu comprends là? Euh, peut-être qu'il ne l'a jamais su, mais s'il le su, c'était de son devoir d'aller à côté de n'importe quelle offre pour Doug Hamilton. C'est pas ouais. comme s'il n'y pas le stock en plus pour. Là. Exactement. tu sais Il aurait probablement pu donner plus. Puis que ça, y aurait moins fait mal à son équipe, à ses haut que ce que les Flames ont donné pour. En même temps, as tu vraiment eu le temps d'évaluer son équipe? Ben, ils devaient le savoir que la défensive, c'est un problème avec les haut Oui, totalement. Puis tu sais, il que... y a des pro-scouts, euh, il y a des pisteurs euh, euh, euh, amateurs euh, qui regardent les prospects de chaque équipe puis les joueurs pros de chaque équipe. T'es censé avoir l'information ouais c'est sûr mais c'est censé quand même c'est c'est c'est facile, facile à dire aussi Nous, on n'est pas on n'est pas dans on fait pas la job de DG mais euh, j'ai encore hâte de voir les Oilers je pense que ça va être the next big thing pour la sixième année consécutive <rire> je dis ce commentaire <rire> euh, non quelques ouais, années ils ont rajouté un élément intéressant <rire> ouais ben c'est ça à un moment donné ils m'ont raison Mais bon, Mike David pour le Calder, c'est mon choix. Ouais, moi aussi. Moi aussi. je suis en train de regarder sur euh, Hockey, euh, Hockey's Future. T'sais, dans les top prospects défenseurs. Neur est là. Pouillotte est, est, est considéré. Ouais, ça drop pas mal. Là. Non, il n'y a rien de, de, de vraiment accessible dans les top prospects défenseurs. Puis de toute façon, ils ne seront pas prêts encore. Fait que ça te prend un gars qui.. <rire> Émerge déjà une HL. Je sais pas quel, tu sais, j'ai pas de nom en tête là, de qui, qui pourrait aller chercher, mais ça prend clairement ce, ce genre de move là Fait que... Ouais. C'est à voir, c'est il, il y a du gros travail. Puis, Charity, oui, je, je t'en ai déjà parlé. J'ai n'ai pas tant confiance là, de, de, de ce qu'il peut apporter à cette équipe-là. Il y avait une formation gagnante entre les mains, puis il le laissait crouler. Là, j'ai l'impression qu'il va juste aller récolter le succès pis euh, il sera pas capable vraiment de faire euh, tu sais un peu à la, la croix là, avec l'Avalanche dans le temps là il a, il a ouais. coupé, pis le, whoop, le succès était là il, il a pas su renouveler l'équipe il a fait des gros trades pis il a débattu son club euh, tranquillement pas vite j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va arriver avec, euh, avec les Hallers d'Elmonton parce que le gars me fait penser à ça t'sais. ouais on va pouvoir voir peut-être que les Hallers seront pas encore la série que mec David ça marchera pas mm. ouais Plein de surprises dans cette Chez saison. Theodore avec euh, les, les, les Ducks d'un qui pourrait être euh, intéressant. Ça se ferait ça. Léon contre Theodore. Puisque la défensive des, des Ducks, c'est quand même solide. Là. Il n'y en a pas de besoin vraiment. Ça pourrait être un bon échange de, de, de, de... Ouais. Je ferais ça. Moi. Si j'étais Charlie Lee, j'appellerais. Mais il ne ouais. fera pas, là. Tu sais comment est -ce que c'est les DG de la Ligue nationale? Ils préfèrent conserver leur effectif qu'ils ont quitte à avoir peut-être moins bon dans un échange. Au lieu de dire Ouais, mais peut-être que je vais avoir mieux. Ah, ça crée On va pouvoir voir ça dans l'avenir. Ouais. On verra. Jerry, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? et hey, je suis fatigué, hein? C est, c est, ça paraît que le temps avance. J'irai me coucher de là, là. Ouais, mais je pense que c'est ça qu'on va faire après. <rire> c'est différent que d'enregistrer à 7-8 heures le matin. <rire> <rire> Mais euh, ouais, est-ce qu'on peut me rejoindre sur Internet, Facebook, si vous voulez parler de hockey, lâchez-vous-là, ça va me faire plaisir. Sinon, euh, sur Twitter, parce que j'utilise beaucoup plus Twitter à Star que l'année passée. Donc euh, Facebook, Jerry Godboo, sur Twitter, at Godboo25. Donc euh, c'est pas mal ça. En général aussi, je suis sur un autre podcast qui euh, en ce moment, je suis en pause. Mais euh, les geeks sont parmi nous. Sinon, vous pouvez aller écouter leur épisode pour le moment. C'est super cool. Je vais revenir dans un avenir proche. Mais Good. je ne sais pas quand. <rire> Allez, je suis en train de me dire qu'on a comme passé tout le suite. c'est pas sa palette. Ouais, ben en fait, on a parlé un peu de Tinor nordy Ouais, si on a avait... fait ça, il y avait d'autres choses. Il y avait Emline aussi. Euh... Ouais, on a parlé aussi. Il y avait euh, un gars qui voulait savoir si on était en live, mais euh, on n'est pas en live. Non. <rire> fait que, euh, pour répondre à tes questions, euh, tu nous écoutes présentement si tu nous écoutes sur... Euh, ITunes, iTunes, ou ouais. ailleurs qui donne le podcast parce qu'il prend le feed sur iTunes. Euh, mais sinon, oui, les passes à palette, c'était pas mal Il y a quelqu'un qui a parlé de ah, Semin, on l'a fait. Ben, début du camp, Patcherly as captain, Galchenyuk, rendu capitaine pour, euh, pas capitaine, rendu centre pour combien de temps? On en a parlé. Qu'est-ce qu'on ouais. fait avec t euh, C'est fait, fait aussi. JS, on a répondu à ta question. Semin, je m'attends à... Ouais non, c'est parce qu'en fait, il y a une grosse conversation. C'est ça. Fait que on en a tout parlé pendant le show, c'était le châte, là. Euh... <rire> <rire> euh... Ouais, c'est pas mal ça, pour me retrouver. Sinon, euh, soir jeu bien évidemment. Ça, c'était assez clair, parce que tu nous écoutes présentement. Ouais, ouais, ouais. Sinon, euh, moi, euh, gagne J underscore B sur euh, Twitter. Sinon, j'ai gagné sur euh, Facebook. Euh, pour ce qui est de hors-jeu, on est disponible sur Facebook, bien sûr. Cherchez hors-jeu podcast, hors-jeu tout dans un pain. Euh, nous sommes aussi disponibles sur Twitter, et on a un site Internet euh, sur lequel euh, je fais des articles une fois de temps en temps. Peut-être que Jerry se, se joindra à la, à, la, à la valse. Pendant la saison, je confirme que oui. Oui, hors-jeupodcast.wordpress.com avec la poque, où est-ce qu'on se permet des délires lyriques. Oh, que c'est bien dit? C'est tellement bien dit que c'était bien dit. <rire> <rire> on est brûlé, on est fatigué, mais on est vraiment heureux d'avoir fait ça avec vous autres. Merci d'avoir été du rendez-vous, tout le monde. On se dit à la prochaine fois. Merci, Jerry. Ben, merci. Euh, je c'était un bonheur, man. Une bromance comme ça. J'ai jamais vu que ça, man. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. <rire> Après, ça sorti de nulle part. C'est ça ce qui est le fun. Fais-toi pas de, de, de, de d'illusions. On dormira jamais en cuillère, OK? Non, non, inquiète-toi pas. <rire> à part sous, peut-être je chalet. Bon. <rire> Ceci étant <'en> dit, bye. <rire> <rire> tu, tu Salut, finis non, <rire> Je finis ça de même une fois au chalet. Bye. Ah, bon. <rire> Ciao, là. Salut. C'était hors-jeu. Bye. <rire> C'est ce <laughs> <laughs>